Et en Qibla présente le cœur en action, Madaridus Salikin. alhamdulillah, ala sallallahu Inna wa nasta'inuhu wa Wa billahi ta'ala min anfusina wa min Vom yodlil falahadiyalah wa ashjadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashjadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu salallahu alayhi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taquullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa entum muslimoun amma ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Tancar islam Bienvenue à une nouvelle séance et ce qui devrait être notre dernière séance azza sur le fameux sujet du repentir ou bien Al-Tawbah qui est tiré du, du livre de l'imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Madarij Al-Saliki, les sentiers des itinérants, on est en train de parler bien sûr de la spiritualité en islam ou bien les actions du cœur. qui pourrait pour la dernière fois Taala nous faire un bref rappel de ce qu'est le repentir c'est quoi le repentir que veut dire Al-Tawbah qu'est-ce qu'on a appris à propos Et au sujet du repentir, durant les quelques derniers mois, ça fait des mois qu'on parle du repentir. Alors qu'est-ce qu'on a retenu? ta'ala si c'est pas toujours la même personne. Inch'Allah, sinon on va commencer à choisir des personnes de façon aléatoire. Alors, quelle est la définition du repentir? C'est quoi le repentir? Qu'est-ce que ça veut dire faire le repentir? Oui, revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les conditions pour que le repentir soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Vas-y. Le regret sincère. Ok. Non. De cesser tout de suite. De cesser tout de suite. Donc, le, le mal que la personne faisait, qu'elle va complètement le cesser. Il y a de cela deux ou trois séances, on a parlé de des types de mal, ce que Allah il a interdit et ce qui nécessite de faire le repentir, qui pourrait nous rappeler les quatre concepts principaux dont on avait traité. Avec quatre points principaux. On les a couverts sur cinq séances, je pense. Alors ne dites pas que vous avez oublié. Le shirk, le polythéisme, le coffre, la mécréance, le l'hypocrisie, ainsi que la perversion ou bien la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, on était passé à la toute dernière partie sur le repentir qui était en relation avec certains angles de perception. Qu'est-ce qu'on perçoit? Lorsqu'une personne, elle désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y a une ma'asuya, qu'est-ce qu'on va percevoir, qu'est-ce qu'on tire comme ça, ou bien de cela comme, comme leçon et comme chose à apprendre. On avait mentionné qu'il y avait trois mauvais euh, angles de perception, dont par exemple Al-Qadari, il y a ceux qui pense que tout ce qui arrive, c'est parce qu'on est forcé de le faire. Si moi j'ai désobéi Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'Allah il a écrit « c'est pas de ma faute ». Donc on avait mentionné que c'était une grave erreur. Mais on avait mentionné aussi les bons angles de perception et on s'était arrêté à cette toute dernière partie qui était certaines réflexions positives qu'on peut faire lorsqu'il y a une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment apprendre de cela à connaître Allah Azza wa Jal. encore plus la dernière fois on parlait de quelques noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à travers Al-Maasiyya, à travers le fait qu'il y ait un péché, rappelons ici qu'on n'est pas en train de faire la promotion de la désobéissance à Allah Azza wa Jal. ce n'est pas ça le sens, l'idée ici c'est que Allah Azza wa Jal, il a écrit que l'être humain va commettre des péchés, va faire des erreurs. Ça, c'est inévitable. L'idée en tant que telle, elle est inévitable parce que nous ne sommes pas des anges. On ne doit pas avoir l'intention, le plan de faire des péchés. Ce n'est pas ça le sens. Mais lorsqu'il y a des obéissances à Allah Azza wa qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela Aujourd'hui, Inch'Allah, on passe à un autre angle de perception très très important. « Mashhadu ziyadat al-Iman » Qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'imen pour toi C'est quoi le Allah, Les Prophètes, les livres, c'est quoi le iman aussi Ça c'est les piliers de l'Iman, c'est quoi l'Iman C'est quoi la foi en Islam Est-ce que c'est -ce est des informations à connaître par cœur Est-ce que c'est un livre à lire Avec le Rahmatullah, est-ce que c'est est -ce est un examen à passer Est-ce que c'est un diplôme à avoir C'est quoi l'imam C'est quoi la foi Oui. Donc faire des actions, c'est des bonnes œuvres. Est-ce que la foi, c'est quelque chose qui est stable Est-ce que c'est quelque chose de permanent Est-ce que c'est quelque chose de binaire, soit ça existe ou bien ça n'existe pas Non. Donc la foi, elle est dynamique. Elle monte et elle descend. Elle augmente et elle diminue. À travers ce mashhad de al-ma'asiyah, le fait qu'il y ait des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur nous dit ici, si on peut tirer de ça comme leçon, on peut méditer sur le fait que al c'est quelque chose de dynamique. Que ce soit lorsque nous désobéissons à Allah Azza ou bien que ce soit une autre personne qui va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici nous dit quelqu'un va a priori va nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de raconter comment est-ce qu'on peut comprendre que l'Iman la foi qu'elle augmente en méditant sur un péché, normalement, le Iman, il augmente avec quoi Avec les bonnes œuvres. Et le Iman, il diminue avec quoi Avec les péchés, entre autres, et avec l'ignorance, et ainsi de suite. Mais l'imam Ibn al-Qayyim, ta'a nous dit que même à travers un péché, que ce soit le péché d'une autre personne, ou bien même notre propre péché, en faisant de la méditation, on peut arriver à percevoir cette nature dynamique de l'Iman. Comment cela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 ont promis que les péchés ont des conséquences qui sont directes et néfastes, c'est clair Est-ce que les péchés ont des conséquences Oui, est-ce que c'est de bonnes conséquences Non, c'est de mauvaises conséquences. Alors, il y a les mauvaises conséquences qu'on ne voit pas directement, qui sont les conséquences dans l'akhir. On sait que le jour dernier, on va retrouver Allah Azza wa et on va faire face aux conséquences de notre désobéissance. Par contre, Allah Azza wa de sa miséricorde et de sa justice, il nous a mis des conséquences dans cette vie du bas-monde pour le prouver et pour nous donner un avant-goût du mal, de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal et des et dépêché. Alors il dit "Fa rusula amaru ibada bima fihi salahu dhawahirihim wa bawatinihim fi ma'ashihim wa ma'adihim." Les prophètes, les messagers d'Allah Azza wa Jall, sont venus pour nous ordonner à ainsi que pour notre corps. Et pour le bien de notre vie du bas monde, ainsi que le bien de que c'est clair Tu peux nous répéter les quatre points Les prophètes ont été envoyés par Allah Azza pour nous apprendre ce qui est bénéfique pour notre... T'as oublié T'as oublié Vous oubliez très rapidement. C'est pour ça que les ulama ils disent en général les sœurs elles font ça plus que les frères mais peut-être même les sœurs elles ne le font plus de nos jours. Les ulama ils disent Al ilm sayd la science c'est comme aller faire de la chasse alors pour attraper un animal quand tu es en train de faire la chasse pour la science pour al ilm c'est quoi c'est en écrivant c'est pour ça même dans un hadith du prophète alayhi salatou salam il nous a ordonné d'écrire al ilm écrire la science toujours pour apprendre al ilm toujours quand on vient une halqa ou autre chose on ramène toujours un papier et un crayon ou bien un ordinateur pour prendre des notes et ainsi de suite parfois tu vas prendre des notes des années plus tard tu es en train de fouiller tu vas trouver des choses tu es en train de dire ah c'est intéressant ça j'ai complètement oublié cette information j'ai jamais même pensé est-ce que c'est moi qui l'ai écrit donc l'ilm c'est important de toujours écrire donc on a dit les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa taala pour nous apprendre ce qui est bénéfique pour notre corps ainsi que pour notre cœur dans cette vie du bas monde ainsi que dans l'au-delà les prophètes n'ont pas été envoyés seulement Pour nous montrer comment entrer au paradis. Ce n'est pas exclusif au bien de la vie de l'au-delà. Les prophètes ont été envoyés par Allah Zawadil, aussi pour nous apprendre qu'est-ce qui est bon pour nous pour cette vie du bas monde. Les prophètes n'ont pas été envoyés seulement pour nous apprendre qu'est-ce qui est bon pour notre cœur. Pour avoir un cœur qui est sain, un cœur qui est pur, après ça, le corps, il est différent. Non, les prophètes ont été envoyés par Allah Azza wa pour nous apprendre qu'est-ce qui est bon aussi pour notre corps. Maintenant, lorsque les prophètes, ils disent de ne pas faire quelque chose, c'est parce que ce n'est pas bon pour l'au-delà et la vie du bas-monde et le cœur ainsi que le de se faire désobéir à Allah va avoir des conséquences dans cette vie du Bama et va avoir aussi une conséquence même dans ta ton vécu ça veut dire le concret et le matériel de cette vie, pas seulement quelque chose qui est caché à l'intérieur alors il nous dit ici wa Allah Azza wa Jalla yuhibbu kada wa kada Wa yuthibu alayhi bi kada wa kada Les prophètes nous ont informé Allah Azza wa Jalla il aime telle et telle chose Allah Azza wa Jalla il aime? Qui pourrait Allah Azza wa Jalla il aime salat Il aime la salat Qu quest Allah Azza wa Jalla il aime? Dikr Le rappel Allah subhanahu wa ta'ala Donc Allah Azza wa Jalla il aime la bienfaisance La charité, la sadaqa Allah Azza wa Jalla il aime le jeûne Il aime paroles kalima ta'iba, ainsi de suite. Et Allah Azza wa ce qu'il aime, il va accorder la récompense pour les personnes qui le font. Par contre, la récompense, elle est dans l'au-delà, ainsi que dans la vie du bas C'est clair Et Allah Azza wa il a mentionné ce qu'il n'aime pas aussi, à travers ses prophètes et ses messagers. Et ce que Allah Azza wa il n'aime pas, il lui a mis des conséquences, la punition dans l'au-delà, mais aussi dans cette vie du bas monde. C'est ça la réflexion ici à poser. Alors il nous dit ici: "وانه اذا اطيع بما Allah عز وجل lorsqu'on lui obéit, il nous accorde la baraka, le bien-être dans cette vie du bas monde, dans nos, dans nos biens, dans notre santé, dans notre environnement, dans notre dans notre dans notre, dans notre. Et celui qui désobéit à Allah Azza wa Jann, devinez quoi C'est pas seulement qu'il va être puni dans l'au-delà et dans Jahannam, bien qu'il va entrer dans sa tombe, il va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien avant cela. إذَا خُولِفَ أَمْرُهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّقْسِ وَالْفَسَادِ وَالضَّعْفِ La faiblesse. Adul. C'est quoi الظُّل L'humiliation. Alors, dans la langue arabe, « dhul » ça peut faire référence à l'humiliation, ça peut faire référence à l'humilité. Il faut faire attention ici, parce que l'humiliation, en français, ce n'est pas quelque chose de bien. On est tous d'accord Le mot « dhul » dans la langue arabe, il peut être utilisé dans un sens qui est positif, de « ibadah d'Allah azzawajal Al pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'humilité devant Allah azzawajal. Al dans la vie du bas devant les créatures d'Allah azzawajal, c'est l'humiliation. C'est comme l'uboudiyya, la même chose. Le mot l'uboudiyya, ça peut vouloir dire être un esclave. Ça peut vouloir dire la servitude, être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Abdullu lillahi subhanahu wa ta'ala. Oui, mon frère. Ça s'écrit de la même manière pour les deux sens. Oui, dans les deux sens. Abdullu lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, wal-mahana wal-haqara l'humiliation complète tout ça c'est des mots dans la langue arabe qui ont certaines petites différences ici détaillées mais la traduction générale c'est quoi c'est l'humiliation quelqu'un qui désobéit à Allah Azza en général quel va être son sort dans la vie du bâbon est-ce que c'est un bon sort est-ce que c'est quelqu'un que les gens vont aimer est-ce que les cœurs l'aiment même s'il si est riche même s'il si est célèbre même s'il si est Puissant, est-ce que les gens le respectent au fond de leur cœur Est-ce que les gens l'aiment Non. Est ce que Allah wa il lui accorde le bien-être à l'intérieur, la tranquillité, la personne se sent bien, bonne conscience Non. Par contre, celui qui obéit à Allah Azza wa qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder La tranquillité, le respect, l'amour, même les personnes qui ne l'aiment pas, Parce que ça ne fait pas leur intérêt ou autre chose, le respectent, savent au fond de eux mêmes que ça c'est une bonne personne. Comprenez? Et ça, subhanallah, tu n'as pas besoin de connaître la religion pour le ressentir. Est ce que les gens, les gens qui ne croient pas en une religion, les gens qui sont extrêmement libéraux, des personnes qui sont laïques? Des personnes qui sont athées, qui ne, qui disent qu'il n'y a pas de créateur. Est-ce qu'ils perçoivent la charité comme ils perçoivent la fraude Est-ce qu'ils perçoivent la charité, faire un acte de charité, le, le bien, aider quelqu'un, faire, faire un don, aider une personne Est-ce que tu est as déjà entendu parler de quelqu'un qui a aidé une personne dans le besoin Il a fait un don à un orphelin, une personne Il demande, un mendiant ou autre chose, que par la suite il s'est sentit mal. Je, je me sens mal, je me sens pas bien aujourd'hui parce que je, je viens d'aider quelqu'un et c'est comme... Non. Par contre le contraire, combien a-t-il personnes qui volent, qui font de la fraude, qui disent des mensonges et ainsi de suite et que le plus qu'ils font ça, le plus qu'ils sentent, il y a de la tranquillité à l'intérieur, c'est la quiétude, le bien-être Non. C'est pour ça Allah Azza wa ta'ala dit « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » Le bien n'est pas comme le mal. Et tout le concept aujourd'hui qui veut accorder cette perception de relativité au concept du bien et du mal vous comprenez Qui, qui dit que bien, ce qui est bien c'est parce que c'est la société qui a fait en sorte que ce soit bien, c'est juste notre culture et dans 20 ans d'autres personnes vont venir et vont changer ça. Ça c'est Ça c'est faux entre autres à cause de cela. C'est parce que ce n'est pas une question seulement de la société a dit ou bien une loi qui a dit que ça c'est bien, ça c'est un mal. Allah a fait en sorte que à l'intérieur de toi-même il y a des choses qui sont innées. Qu'il y a des choses que si tu vas les faire tu vas sentir ça ne marche pas. Et il y a d'autres choses que si tu vas les faire directement, tu vas voir qu'à l'intérieur de toi-même, tu ressens que tu as fait quelque chose aujourd'hui. C'est un sentiment qui est universel, c'est la fitra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il nous dit, c'est l'imam Ibn al -Qayye. ça en tant que tel, donc ici si on sort, si on revient et si on sert, qui est le plus proche, ça veut dire ceux qui sont intéressés par se rapprocher d'Allah azza wa ta'ala, donc maintenant on ne parle plus de quelqu'un qui est athée ou laïque ou autre chose, on parle d'un croyant. Comment est-ce qu'un croyant pourrait apprendre de son propre péché de se rapprocher d'Allah Azzawajal Qui pourrait nous donner la réponse maintenant de ce qu'on vient d'apprendre. Comment est-ce qu'un croyant pourrait apprendre de son propre péché transformer ça en une expérience qui va le rapprocher d'Allah Azzawajal en apprenant quelque chose à propos de la nature de la foi. Oui Exactement. Donc, être reconnaissant envers Allah, qui nous a guidés vers le droit, chemin, qui nous a montré au moins que moi je connais le droit, chemin. Ce que ça fait, en quelque sorte, c'est que c'est une leçon pour toi. Tu vas dire ça, c'est une mauvaise expérience, mais j'espère avoir pris la bonne, la bonne leçon. Vous le savez tous, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne pense pas qu'il y ait des personnes comme ça ici, mais on est tous, tous normalement, on a un minimum d'expérience dans notre ibadah d'Allah, Mais on a tous, on connaît tous par expérience qu'une journée lors de laquelle on fait la salat, on fait le dhikr d'Allah faites-en faites expérience. demain, la semaine prochaine, quand vous allez consacrer une journée. Faites une journée pour Allah Azzawajal lors de laquelle vous allez... Jeûner. vous allez vous réveiller le matin Faire toutes vos salawats à l'heure Faire le zikr d'Allah Azza wa Prendre un moment, 10 minutes le matin Prendre un livre comme euh, La forteresse du Musulman Muslim, Faire le zikr du matin Le zikr du soir aussi avant le maghrib Faire le jeûne si possible Faire une petite sadaqa même si c'est un 10 dollars, 20 dollars Lire un peu de Coran Deux hadith du prophète salam, Dire quelques bonnes paroles tes liens de famille, appeler tes parents ou ton oncle ou autre chose, faire tout ça pour Amara en une seule journée. Et tu vas savoir comment tu vas. Voir comment tu vas t'en sentir. Et tu vas comparer ça à une autre journée que tu ne vas pas programmer volontairement, mais ça va arriver, on est tous des êtres humains, lors de laquelle tu vas faire très peu de ce qu'on vient de mentionner, sauf bien sûr au moins la salade, ça c'est indiscutable. Et ça va arriver peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un Ou tu as fait quelque chose qui est haram et autre chose Et tu vas voir la grande différence entre, eux, entre les deux Alors ça c'est quoi Ça c'est un message d'Allah Azza wa De un, pour qu'on connaisse la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala Le bien d'Allah Azza wa sur nous Qui nous a guidé vers l'islam Et de deux, pour qu'on fasse attention Parce que ça ce n'est qu'un petit échantillon du mal qui arrive à cause de la désobéissance d'Allah Azawajal. On n'a encore rien vu de ce qu'Allah Azawajal il garde qui est la vraie punition qui est qui commence dans la tombe après ça al-qiyamah, le jour dernier auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azawajal il dit Ceux qui font le bien, les bonnes actions dans cette vie du bas monde, ils vont avoir une hasala une récompense dans cette vie du bas monde avant l'au-delà Allah azza wa il dit aussi wa ilayhi mata'an ila musamma celui qui fait l'istighfar demande pardon à Allah azza wa qui fait le repentir Allah azza wa il lui pas il lui promet quoi mata'an un délai qui est bon qui est intéressant une bonne vie jusqu'à une certaine limite la limite c'est quoi c'est la mort après ça on va passer à la vie de l'au-delà le contraire wa an lahu ma'isha subhanahu wa taala an celui qui se détourne de moi rappelle il va avoir une une vie qui est danke une vie de souffrance difficile de traduire ce mot en français danke <souffrance> Mais ça donne déjà une idée. La, la, la façon de laquelle ça sonne, même si tu ne comprends pas la rame, c'est pas intéressant ça. Je vous défie de trouver quelqu'un qui croit en Allah, qui fait les bonnes œuvres, fait les bonnes œuvres, on n'est pas en train de parler ici quelque chose de superficiel, ah, je l'ai vu déjà il est entré dans le masjid, non on parle de quelqu'un qui, qui vit selon la voie d'Allah dans le chemin d'Allah même si cette personne là elle a des difficultés dans sa vie je vous défie de trouver une personne pareille qui va se suicider excepté bien sûr ici on va faire un petit cercle Personne qui a une maladie mentale ou un problème mental ou autre chose, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un parce que lorsqu'une personne, elle se suicide, il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles font face à des difficultés dans la vie et ainsi de suite. Elles ne veulent plus faire face à ça. Elles ne veulent plus résister. Alors, je vous défie de trouver quelqu'un qui croit en Allah Azza wa même si la personne, elle a une vie qui est difficile, fait face à des difficultés et qui est saine de raison, bien sûr, qui obéit Allah Azza wa qui suit le droit chemin et qui va faire ça. Pourquoi Parce que qu'est-ce que Allah wa waud donne dans le cœur? Sabre, la patience, tehbit, cœur qui est raffermi. Un cœur qui fait toujours confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui comprend le message d'Allah Azzawajal et qui regarde tout sous un angle qui est positif, qu'il y a une sagesse, il y a une hikma derrière, toutes choses, et que tout ça c'est une épreuve d'Allah Azzawajal dans cette vie qui est très limitée, qui est. La vie de Al hayat la vie du monde Vous allez voir, il y a des personnes qui vivent avec le moindre des choses, la moindre des choses, les moindres des, des conditions de vie, qui ont des situations difficiles, et malgré cela, ils disent toujours hamdulillah, toujours souriantes, et qui disent hamdulillah avant et après tout. Et il y a des personnes qui ont toutes les solutions matérielles qu'on peut imaginer, une solution à toutes choses. Dès qu'on lui dit Ah oh, ça existe, ok appelle quelqu'un, paye kada, kada, je vais avoir tout de suite. Mais qui sont toujours en train de se plaindre, pas heureuses, pas contentes, pas tranquilles dans leur vie. C'est exactement ce que Allah il dit dans cette, dans cette ayah subhanahu wa ta'ala. <coughs> وكثرة الخوف وشده الحرص والتعب على الدنيا donc celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla ou celui qui se détourne d'Allah Azza wa Jalla parce que Allah Azza wa Jalla parle ici celui qui se détourne du dhikr d'Allah Azza wa Jalla du livre qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a révélé le Quran pourquoi est-ce que Allah Subhanahu a révélé les versets pour nous guider comment être guidé par le Quran qu'est-ce qu'on doit faire que, quel est notre Devoir envers le Qur'an. Hmm? Réciter. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Respecter les commandements qui sont à l'intérieur de le Coran. Qu'est-ce qu'on a aussi? Entre le réciter et respecter les commandements. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Comprendre et méditer. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'on appelle le dhikr. Le dhikr, entre autres, ça veut dire le rappel. Alors, ne, ne me parlez pas ici, ne, ne me dites, pas ah non, il y, a, il y a des musulmans, il y a des musulmans qui lisent le Coran. Mais le Coran, c'est pas, Allah Azza ne l'a pas révélé pour qu'on le mette comme décor dans notre salon et pour qu'on dise, alhamdulillah, il y a la baraka chez moi, parce qu'il y a un beau mushaf comme ça, grand que mon grand-père, il l'a ramené quand il est parti pour le hadj. Le Coran n'a pas été révélé par Allah Azza pour qu'on le récite. Lorsque quelqu'un va mourir et décède. Le Qur'an, c'est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Allah Azza wa Jal, c'est pour, pour que le message passe à ceux qui sont vivants, qui ont un cœur qui est vivant. Celui qui est mort, c'est fini, il est passé vers Allah Azza wa Le c'est pour les vivants. Alors, celui qui se détourne du livre d'Allah Azza wa du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas le dhikr d'Allah Azza wa son cœur va être un cœur qui est faible. Un cœur qui est vulnérable, comme on a mentionné ici. L'humiliation, la faiblesse. Qu'est-ce qu'on veut dire par la faiblesse du cœur C'est quoi la faiblesse du cœur Afois, donc la faiblesse qui est le fait de commettre des péchés, mais qu'est-ce qu'il y a aussi La peur. La peur des créatures. La, la peur de des autres essayer toujours de plaire de plaire aux autres être trop sensible si une personne est trop sensible aux critiques des autres et ainsi de suite ça c'est parmi les signes que il y a un problème de iman de foi vous comprenez est-ce que c'est clair certaines personnes sont très sensibles dès que quelqu'un leur fasse une mauvaise remarque quelque chose vont avoir une mauvaise journée toute la journée ils sont en train de réfléchir alors là il faut remettre ici en question notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est parce que le plus que le cœur Il est attaché à Allah Azza Wajalla, vécu de d'Allah Subhanahu Wa Taala. Il est centré sur un objectif bien clair. Que lorsque tu te lèves le matin, ton objectif il est très simple. Moi aujourd'hui, je veux être un âbe d'un serviteur que Allah Subhanahu Wa Taala il aime. Je veux que Allah Azza Wajalla il m'agrée, qu'il m'accepte, qu'il approuve ce que je fasse. An'yar yard Allah Taala an'ni. C'est ça mon souci principal aujourd'hui. Ce que les gens pensent par la suite, c'est pas vraiment important. Est-ce qu'on peut, est qu peut plaire à tout le monde? Non. La même personne, tu vas lui plaire aujourd'hui, demain, il va dire, finalement, j'ai changé mon opinion. Ce que tu as fait hier, ce n'était pas la bonne chose. Ou le contraire. Quelqu'un, aujourd'hui, va te critiquer, demain, il va dire, en oh, passant, ce que tu as fait hier, j'ai réalisé, c'était la bonne chose. Donc, ce n'est pas vraiment important de plaire aux autres. Plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui est faible, la peur des autres, peur de l'avenir, al-hirsu ala al, -hirsu al Toujours attaché à la dounie, veut toujours avoir plus. Je veux avoir plus d'argent et je veux avoir la prochaine auto qui va sortir et la, la plus, une maison plus grande et ainsi de suite. Et en plus de ça, avant même d'avoir la chose, il craint de la perdre. Mon souci, c'est d'acheter une maison plus grande. Je n'ai pas encore acheté la maison. Je n'ai pas encore trouvé l'argent. Comment acheter la maison Mais je commence déjà à me soucier. Qu'est-ce qui va arriver un jour s'il va y avoir un feu que toute la maison va, va brûler Vous comprenez Et qu'est-ce qui va arriver si j'achète la maison et que sa valeur, elle va tomber Donc, un cœur qui est tellement vulnérable, toujours négatif, cœur qui croit en Allah, azzawajal. entre autres, c'est un cœur qui vit Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un cœur aussi qui vit jour après jour. Est-ce que c'est bien de planifier selon vous Planifier, est-ce que c'est bien Oui. Mais pas trop planifier par contre. Il y a des gens qui planifient trop. Ça veut dire planifier dans l'avenir qui est éloigné, qui est loin. Planifier des choses qu'on ne contrôle pas du tout. On n'a même pas un minimum d'informations. Moi, dans dix ans, ce que je vais faire, qu'est-ce que je sais Qu'est-ce qui va arriver Moi, dans dix ans, je ne sais pas. Allahu est-ce que je vais être sur cette terre ou sous la terre Et si je vais être vivant, est-ce que je vais avoir un handicap Ou je vais être riche, je vais être pauvre Ou est-ce que je vais vivre Allahu ta'ala, Alors, ce n'est pas important de... Ce n'est ni important, ni avantageux pour nous. De toujours planifier trop, trop de détails. Oui, tu as un voyage la semaine prochaine, dans un mois, tu dois faire des plans sur des choses bien particulières. ça, on est tous d'accord. Mais trop planifier dans l'avenir, non. Laisse ça pour Allah Azza Les détails minutieux, demain, à telle minute, je vais faire telle chose, après ça, à telle heure, et 1h15, et 1h30, kada, kada, kada, kada, kada, et comment est-ce que je vais manger Laisse ça, Allah Azza wa Je n'ai pas inventé ça, en passant. C'est le prophète wa sain, qui nous a dit, « إذا أصبحت فلا, فلا تنتظر المساء. » Si tu es vivant le matin, n'attends pas trop le soir. Wa idha amsayta fala tantadhir i sabah och le soir n'attends pas d'être vivant le matin. C'est clair. Euh donc qu'est-ce qu'on a aussi? La yash'uru bihi al-qalb li la illa ahassa wa bi al-alam ila bi-sukrin thanin. Ça c'est un point très très important, très, très très intéressant. Quelqu'un pourrait nous dire moi je connais quelqu'un qui fait du mal, mais il a, il a pas il a pas de remords. Tu as dit tout à l'heure que lorsqu'on fait un mal, lorsqu'on désobéit à Allah il y a des effets qui sont néfastes à cela. Quelqu'un va nous dire moi je connais quelqu'un qui fait beaucoup de mal, mais qui est toujours souriant, est toujours heureux, donne pas beaucoup d'apport. Il a l'air d'être heureux. Et Mabid Ibnul Qaym, rahimahullah wa ta'ala, donne un tafsir, c'est une bonne explication qui est vraie ça c'est comme l'ivresse dans nos jours c'est comme la drogue dès qu'il se réveille de l'ivresse des tentations de de la désobéissance d'Allah et ainsi de suite la personne ressent ressent le mal qu'est-ce qu'elle va faire plonger encore plus dedans consommer encore plus comprenez Ça devient.. Donc, même le sentiment va être un sentiment qui est très limité dans le temps. Est-ce que ça va faire en sorte que la personne est en forme Non. Spirituellement, bien sûr. C'est clair. Donc ça, il y a d'autres ulama qui donnent un autre exemple. Ça, c'est comme quelqu'un quelqu qui veut toujours se réjouir des tentations de cette vie du bas-monde, que ce soit haram. Ce n'est pas important. Juste, le plus important, c'est se réjouir. Comment on dit Avoir du fun. De toute façon indéterminé, de façon illimitée, sans fin. Des ulama, c'est comme quelqu'un qui a soif et qui va prendre une bouteille dans laquelle il y a de l'eau de mer, l'océan, qui va dire j'ai soif, bismillah, il va commencer à boire. C'est quoi le problème hmm? C'est salé. Donc tu vas boire encore plus soif. Tu vas dire donnez-moi encore plus et il va boire. Ce n'est pas une solution à long terme, comprenez. comprenez bon, pour, pour ce qui est de l'eau de mer, probablement tu vas réaliser après quelques secondes ton erreur. Par contre, dans ce cas-ci, personne ne va pas réaliser jusqu'au jour où elle va rencontrer Allah. Donc, c'est de la ni'ma d'Allah, c'est un bon signe que la personne, elle le ressente. Quelqu'un qui ressent encore, c'est bien, Hamdulillah. Quelqu'un qui ne ressent plus, c'est comme ce qu'Allah Azzawajal, il dit C'est un cœur qui est enveloppé par la rouille, par le haram, par la désobéissance d'Allah Azzawajal, qui ne voit plus la lumière qui vient de l'extérieur. Comme ils disent les ulama dans la langue arabe, ils ont un exemple, ils disent Est-ce que le mort peut ressentir le mal de ses blessures Quelqu'un qui est mort Mais qui est blessé, est-ce qu'il peut, est qu peut ressentir le mal de ses, de ses blessures Non, parce que la personne est morte. Un cœur qui est mort ne peut plus ressentir le mal de ses, de ses blessures. Vous comprenez <coughs> Allah Azza wa il nous dit « Inna naim ». Les Les personnes qui sont pieuses, elles sont dans la réjouissance. C'est quoi la réjouissance Il dit ici, l'imak ibn qayyim rahimahullah ta'ala, ce n'est pas seulement dans la vie de l'au-delà ce n'est pas seulement dans le jannah. Avant ça, il y a un échantillon que Allah azza il donne subhanahu wa ta'ala. Ta'yib. وَقَدْ اللَّهُ لِلْحَسَنَاتِ آثَارًا مَحْبُوبَةً فَوْقَ الْمَعْصِيَةِ Un autre point important ici et intéressant, Allah Azzawajal, il a accordé un goût aux bonnes œuvres, un goût. Comprends bien, un goût. Ça se goûte, ça goûte bien les bonnes œuvres, parce que le prophète sallallahu wa sallam dit, la foi a un un, goût le iman, le vrai iman, pas le iman de comme on a dit tout à l'heure, la simple identification ou affiliation. c'est pas ça le Iman. Iman c'est la foi qui est dans le cœur et qui est active et dynamique avec les bonnes œuvres et les bonnes paroles. C'est ça le Iman. Les actions, les bonnes intentions et les bonnes paroles. Alors il nous dit Allah Azza wa Jal, il a accordé un bon goût aux bonnes œuvres qui dépasse de loin le bon goût temporaire des tentations qui sont interdites. Les tentations interdites, shahawat, elles ont un bon goût. Mais qui expire rapidement. C'est pour ça, ça doit être renouvelé toujours. Les bonnes œuvres, écoutez bien ça, et croyez-moi, c'est vrai. C'est pour ça on doit toujours faire le plus de bonnes œuvres que possible. Tu ne sais jamais c'est quoi la bonne, œuvre avec la bonne œuvre à travers laquelle Allah Azza wa va être satisfait de toi. Une seule bonne œuvre, Allah Azza wa pourrait t'écrire Le bonheur pour cette bonne œuvre pour des années à venir. Une seule bonne œuvre, une seule. Hasanatun wahid On ne parle même pas de l'au-delà ici. Ça c'est l'au-delà, c'est un autre hadou. Dans cette vie du bas monde, tu as fait une bonne œuvre que qui était sincère pour Allah Azza wa et que pour Allah elle a beaucoup d'importance et beaucoup de valeur. Allah Azza wa il va t'écrire le bonheur et le bien-être avec une seule bonne œuvre. Pour des mois, voire des années à venir. Vous comprenez Pour ça, on ne laisse pas passer des opportunités. Parfois, il y a des opportunités. Parfois, Allah Azzaudé, il t'envoie une bonne œuvre qui vient chez toi directement. Et tu, et, et tu le remarques, tu dis, ça c'est parti chez personne, c'est venu directement chez moi. tu tuferrat fia. Ne laisse pas une telle opportunité passer. C'est clair Il y a des gens qui reçoivent de belles opportunités de faire des bonnes œuvres. Là, on voit ça, c'est un plat qui arrive à la maison. On cogne à la porte, on dit ça c'est pour toi. Non, je ne veux pas, je suis trop occupé. Peut-être ça ne va plus venir pour les prochains 5 ou 10 ans. C'est clair, donc il ne faut jamais sous-estimer. Et Allah Azzawajal, il a mis dans la désobéissance un mal et une souffrance qui dépassent de loin. Sans une expérience intéressante sur le moment. Tout de suite, ça semble être tellement intéressant. Ça passe rapidement. Après ça, les, les effets, ça reste et je n'ai pas d'exemple à vous donner de toutes les personnes qui sont très connues aujourd'hui qu'on nous présente comme les personnes qui sont les plus heureuses dans le monde ce qu'ils appellent les vedettes et célébrités ainsi de suite et ainsi de suite qui ont tout, qui ont l'argent et qui ont le pouvoir et qui ont accès à toute chose et que pour une seule tentation pour un seul moment de bonheur ils vont détruire quoi Leur vie, leur vie entre eux et entre les gens qui ne croient pas en Allah sans parler ici de l'au-delà, on parle seulement dans la vie. Comprenez Combien de personnes finissent en prison pour, je ne sais pas moi, conduire en état et telle chose et telle. Combien de personnes finissent en prison pour un seul moment, pour une seule chahoua, pour une seule tentation Comprenez Tout ça, Allah Azzawajal, il l'a mis comme Justice et équité dans cette vie du bas monde. Encore une fois, entre autres, pour nous rappeler à l'ordre et pour pour qu'on n'ait pas d'excuses devant Allah Azza wa Jal, le jour dernier. Ibn Abbas taala anhu le compagnon du prophète sallallahu Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Inna lil nuran fil qalb la bonne œuvre là une lumière dans le cœur. Wa viaan fil -wajhi. Et une lumière sur le visage. Il y a certaines personnes, leur visage, tellement ils désobéissent à Allah, tellement ils font du mal. Le visage, c'est comme un chépan. Ce n'est pas un visage qui rend l'autre personne confortable. Et une force dans le corps. Ça, c'est parmi les effets des bonnes œuvres. Beaucoup de bien dans le risque, la richesse comment est-ce qu'on compte la richesse la richesse elle est commentée, elle est comptée de quelle façon comment est-ce qu'on comptabilise la richesse le risque d'une personne ce que cette richesse là te permet de faire, de réaliser qu'est-ce qu'on a aussi Mais si on parle de richesse matérielle, money, comment est-ce qu'on comptabilise ce risque selon vous hmm? Donc, la réponse la plus simple, c'est quoi C'est le bien, ce que la personne, elle, elle possède. Aujourd'hui, on va dire le revenu de la personne. Donc, les gens aujourd'hui comparent. Cette personne, elle a tel revenu, alors c'est une personne riche. Telle personne, tel revenu, moyen classe moyenne cette personne tel revenu c'est personne qui est pauvre ou bien kava kava kava la réalité c'est que il faut regarder ça de façon beaucoup plus profonde il y a ce qui rentre il y a aussi ce qui sort et il y a aussi le fameux concept auquel nous en croyons qui est un concept véridique de al baraka baraka n'est-ce pas la bénédiction que Allah Azzawajal, il met dans Ton il y a des gens, et je ne vais pas donner d'exemples ici, parce que c'est des exemples qui sont vraiment tristes, c'est des, des exemples même qui font peur, peut-être que vous connaissez des personnes comme ça, des personnes qui travaillent, travaillent, travaillent, travaillent, travaillent pour l'argent, je veux plus d'argent, plus, plus, plus, toute sa vie travaille pour l'argent, Allah Azza wa Jalla lui envoie une seule épreuve, l'argent il part comme ça, tu as travaillé toute ta vie pour faire une fortune, qui part en quelques instants et toi tu n'y peux rien tu es en train de voir et entre temps tu n'as rien fait pour pour ton au-delà qu'est-ce que tu as gagné alors un rizq faut voir au sens le plus le plus large, c'est pas un rizq ah, moi je suis quelqu'un de. quelqu'un va nous dire ah, il y a des gens qui sont pieux, qui craignent Allah et qui sont pauvres, oui ils sont pauvres mais un rizq Allah wa il le donne, c'est Al Baraka entre autres, vous comprenez? C'est Al Baraka, comment est ce que tu profites de cette chose, comment est ce qu'elle te permet d'avoir une vie qui est, qui est heureuse, et ainsi de suite. Alors il dit Allah عنهما wa mahabba tenfi kulubil Khalki et la bonne œuvre elle a un amour aussi dans le cœur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui fait les bonnes œuvres, Allah azza wa jal, comme dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que les serviteurs d'Allah azza wa jal vont aimer une telle personne. En passant, aimer, ce n'est pas les likes sur Facebook. Okay? Ça, c'est pas les personnes qui t'aiment. Okay? Ça, c'est pas sois pas leurré par le nombre de personnes qui te font des likes sur internet et qui te suivent et ainsi de suite parce que le jour où tu vas mourir, il faut voir combien de personnes seraient intéressées à venir à ta janvier à faire salat pour toi et faire du'a sincère dans leur sujoud pour toi et faire même des bonnes œuvres en ton absence et faire une sadaqa en ton nom, sadaqa tunjari et ainsi de suite c'est ça les personnes qui, qui t'aiment en Allah Azza wa Jal C'est pas les personnes qui te font like, like, like, like, follow, follow, follow ça, ça compte rien du tout, ce okay? c'est pas les personnes qui vont t'oublier à première épreuve Donc wa inna lis-sayyaati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahanan fil badani wa naqsan fil rizqi le contraire si sayya la mauvaise oeuvre, qu'est-ce que elle a faiblesse dans le cœur faiblesse dans le corps dans la santé les serviteurs d'Allah azza wa jalla vont détester la personne et ainsi de suite plus que la personne c'est d'Allah plus que ça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 Très, très bonne question. Mm -hmm. Très bonne question, donc quelle est la balance, notre frère il dit, quelle est la bonne balance ici à faire entre l'adoration d'Allah Azzawajal et entre travailler et se faire de la richesse et, et ainsi de suite. Donc de un, bien sûr, déjà la chose la plus simple qu'on va exclure c'est toute richesse qui est haram, toute richesse qui est haram, tout projet d'argent qui est haram et ainsi de suite, il sort, fait pas partie de, de notre discussion. Donc déjà on va se limiter aux portes du gain qui sont halal. Être riche dans le halal, ce n'est pas interdit. Par contre, voilà ce qu'il faut faire. C'est que l'asle, la première chose qui doit être la première racine, le premier point de repère, c'est quoi C'est ibada d'Allah azzawajal. Ça veut dire, moi, lorsque je planifie ma vie, lorsque je planifie ma journée, là, on est dans le mode, la bonne planification, parce que ça, c'est la planification au sens de les bonnes intentions. Il n'a pas binniyat pas la planification de demain à telle heure qu'à laquelle non donc moi lors de ma journée moi je dois avoir un programme moi en tant que croyant qu'est-ce qui me distingue auprès d'Allah de, de première chose avant ce qui, ce qui me distingue qu'est-ce qui fait de moi un croyant un mot mais normal musulman que Allah Azawajalla approuve bien sûr c'est mes salawats c'est indiscutable vous comprenez un peu de Coran ne serait-ce qu'un minimum de Qur'an certains ils disent minimum de Coran c'est le terminer à chaque 30 jours certains ils vont maximum à chaque 40 jours de faire une khatma complète de, de Al-Qur'an un peu de dhikr d'Allah rappelle d'Allah tu as toujours besoin d'un moment dans ta vie ça veut dire un moment régulier pas une seule fois dans ta vie mais un moment régulier à chaque jour idéalement ou à chaque deux jours ou autre chose que ça va être un moment entre toi et entre eux Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel tu vas mettre de côté les autres choses de cette vie du Baman. Tu vas les oublier pour un moment. Comprenez Pour, comme il a dit, faire notre propre jugement avant de faire face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, se demander aussi comme question, qu'est-ce qui me distingue auprès d'Allah Azad? Vous savez, les Sahaba les compagnons du prophète, chacun parmi eux. Allez vérifier par vous-même. Allez lire leurs histoires et leur vie. Vous allez le réaliser très, très clairement. Chacun parmi eux avait une chose qui le distinguait. Il y avait un compagnon qui se distinguait par sa charité. Un autre qui se distinguait par sa connaissance dans la religion. Un autre qui se distinguait par Beaucoup de ibad. Un autre qui se distinguait par le fait qu'il ne cherchait pas beaucoup d'argent, qu'il était dédié à Allah Azza wa et ainsi de suite. Cherche qu'est-ce qui te distingue. Qu qu'est-ce qu qui pourrait te distinguer auprès d'Allah Azza wa Ça veut dire une chose que la majorité des personnes ne font pas et que toi tu vas faire. Qui va être entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas veiller à faire par excellence. Tu vas exceller dans cette chose. Tu vas t'assurer qu'elle est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc... Vu qu'on est en train de parler d'argent, quelqu'un qui veut être un homme d'affaires ou il veut se faire de l'argent ou autre chose, qu'est-ce qui pourrait le distinguer auprès de Lazaud? Ça, charité, ça d'aka. Par contre, ça, c'est, ça doit commencer dès le début. C'est pas la fameuse, le fameux truc que tout le monde, tout le monde, ça, c'est facile à dire. Ta faaloun kabura maktan inda Allahi en ta koulou ma la ta faaloun mon intention, c'est ça, c'est faire des études, faire du commerce. Je sais que je suis en train de travailler 50 heures par, par, par semaine, mais Allah Azza wa Jalilu sait, mon intention, c'est devenir riche un jour, d'aider les musulmans, tout le monde dit cela. Ok, après ça... Pff... Pour qu'un dollar, il sorte de sa, sa, sa poche. Parfois, il y a quelqu'un qui est pauvre et qui travaille, ça, ça, ça, ça a l'air minimum ou même pas ça, qui donne plus de sadaqa que notre ami le fameux millionnaire qui voulait devenir riche pour faire sadaqa et aider les personnes dans le besoin. Donc ça, si la personne est sincère, elle doit commencer dès le premier jour. Ça doit être une habitude de la personne. Avant même de te faire, ta richesse commence à faire... Des sadaqa. Commence dès le début. Tu fais une petite fortune ici, tu donnes sadaqa. Une petite fortune, sadaqa, sadaqa, sadaqa. Et là, ça augmente avec ta fortune qui augmente. Après cela, on a fait les zones qui sont réservées ici. temps réservé pour Allah, temps réservé pour Allah, temps réservé pour Allah. Ce qui reste ici, comme il a dit alayhi sallatou salam, « Fattakullah wa admi lufi at-talam. » Craignez Allah azza wa jal, ne cherchez pas le risque qui haram. Ou admirez-vous le Chercher l'argent et la richesse, mais de façon qui est raisonnable. Ça veut dire ne sois pas fou. Excusez-moi, je vais donner un exemple. Peut-être vous avez lu l'article aujourd'hui dans l'un des médias. Aujourd'hui, ça, ça, ça parlait de ça malheureusement. Il y a quelqu'un ici, bon malheureusement, je ne suis pas en train de faire ici le fadh ou autre chose, okay, ça c'est public et ils lui ont fait même une vidéo cachée et ainsi de suite, ça a l'air d'être un musulman avec un, un nom clairement musulman qui a une, une compagnie de, de vente, donc il revend les services de télécom les chaînes de télé, l'internet et ainsi de suite, et qui a des vendeurs et qui fait la formation qui forme des vendeurs, ses propres vendeurs donc c'est pas, pas un superviseur, c'est un boss c'est sa propre compagnie, il se fait de l'argent donc Et là, ils ont filmé comment est-ce qu'ils faisaient une formation à ces vendeurs pour les pousser vers la vente, pour leur apprendre des techniques clairement frauduleuses, pour leur parler de « Don't you like money, money, money, money, money, money ». Ça s'appelle quelqu'un qui est enragé, quelqu'un qui est fou d'argent. La vie, ce n'est pas « money, money, money ». Allah c'est pas. nous dit que l'argent, c'est rien du tout. Si ce n'est pas que c'est bien sûr quand on dit rien du tout, ce n'est pas que ce n'est pas important, non. Mais l'argent, comme ils ont dit le Olaman, ça doit être dans tes mains, pas dans ton cœur. C'est entre les mains. C'est quelque chose qui passe dans les mains. Tu, tu, tu vis ta vie. Donc c'est pour toi, pour tes héritiers, si tu as des enfants, ainsi de suite, pour avoir hein, des conditions qui sont hamdullah, raisonnables, acceptables, et ainsi de suite pour ne pas avoir à demander aux gens, pour ne pas avoir à se sentir faible devant les autres, pour pouvoir aussi faire la ibad d'Allah Azza wa Jal. Combien de musulmans y a-t-il aujourd'hui qui sont riches, qui sont aisés Combien de musulmans Est-ce qu'il y a peu ou pas mal ou beaucoup hmm? Combien Beaucoup Surtout en Occident, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui sont qui sont riches, ok, les, les grandes maisons et les voitures de luxe et ainsi de suite, ça s'appelle être riche. Être riche, c'est pas être milliardaire. Combien de musulmans y a-t-il qui font, qui font le Hajj pèlerinage, qui font la Umra, même que dans un hadith du prophète sallallahu wasallam que abdon donne un serviteur dans Allah ta'ala lui a accordé la richesse qui vient pas me visiter, ça veut dire faire la Umra à chaque à chaque cinq ans, ok, donc L'argent, l'argent, l'argent. Mais tu vas faire quoi avec cet argent L'argent doit avoir, au moins avoir une vision, un objectif. Que tu le fais, tu le fais avec l'intention que c'est pour Allah Azzawajal. Et ça se traduit vraiment dans, dans les œuvres. Après ça, comme on a dit, chercher l'argent mais de façon qui est raisonnable. Ça veut dire entre autres avoir l'éthique du croyant. C'est quoi l'éthique de l'islam pour le commerce C'est quoi l'éthique de l'islam C'est quoi l'éthique L'honnêteté. Okay, donc être honnête. Ne pas, ne, ne pas mentir. Être juste. Être juste. Et qu'est-ce qu'il y a aussi Alors. Plus que ça. Donc ça c'est les obligations. Donc être, être juste, respecter ses engagements et ainsi de suite. Mais il y a aussi the next level. Ce qui est Mustahab, ce qui est Kara'im. De l'akhlaq, de l'islam pour le commerce. Les ulemas, ils disent, ce n'est pas quelqu'un qui calcule au sous-près, ok? Pas, non, ça c'est 15 dollars et 25, non, tu manques 10 sous ici, tu dois me payer le 10 sous, kada, kada. Allez, va, tu vois quelqu'un, subhanallah. Et ça, c'est dans, dans, dans les deux sens, parce que même dans la langue arabe, initialement, il n'y a, a pas un vendeur et un acheteur, ok? Un vendeur, c'est un acheteur, et un, et un acheteur aussi, c'est un... C'est un vendeur, ce qui est normal, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui un acheteur, il est en train de vendre l'argent qu'il est en train de vendre. C'est un échange de biens. Alors il y a des personnes, j'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a des personnes très aisées qui vivent ici en Occident, très aisées, qui voyagent vers des pays pauvres, qui trouvent un jeune enfant très pauvre en train de, de souffrir, d'essayer de son mieux pour vendre un petit pain comme ça quand c'est Petit pain comme ça, farri, farri, le chobis, pour des miettes, des poussières de ce qu'on a ici, pour essayer de survivre, ramener quelque chose chez lui. Subhanallah, tu vas trouver cette personne musulman riche qui te dit le genre de personne là, c'est bien d'être riche pour dépenser, pour Allah et ainsi de suite. Et il est en train de négocier Subhanallah pour des choses. À la place de faire sortir ce que tu as dans, dans la poche et dire voilà, les jillah az zohel c'est la ni'ma d'Allah Azzawajal que toi tu manges, tu manges, tu manges et quelqu'un il est en train d'essayer de survivre en vendant des petits pains comme ça fait par sa vieille mère peut-être à la maison ou autre chose alors pas, ça c'est pas akhlaq ou ça c'est pas pez -pez. ça pèse ça c'est un mensonge, quelqu'un comme ça qui dit moi je fais de l'argent pour Allah et pour être un musulman riche, ça c'est du n'importe quoi okay? donc une fois qu'on dépasse ça si la richesse elle tombe « C'est le bien d'Allah Subhanahu wa celui qui est sincère avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui n'est pas encore une fois fou d'argent et de biens et ainsi de suite, et Allah Subhanahu wa lui accorde la richesse. Ça, c'est le bien d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y un risque qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui. non Non. Non. Clair. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun mal à ça. Quelqu'un qui est en train de vendre un, un objet ou bien du pain ou autre chose et que tu sais que cette personne, elle est dans le besoin normal. Tu donnes plus que ce que la personne, elle demande sans bien sûr faire ressentir la personne qu'elle doit se sentir mal ou bien que c'est une sadaqa ou autre chose. Ça s'appelle être « samah », être généreux dans, dans le commerce et ça c'est bien sûr ça c'est la nature générale du croyant le croyant c'est pas quelqu'un qui calcule tout au, au sous près au dollar près, sauf bien sûr celui qui est mal pris et qui est vraiment dans qui est, est quelqu'un qui est pauvre qui est dans le besoin et que chaque sous va compter pour lui mais à part ça le croyant c'est pas quelqu'un qui compte sous par sous parce que même le prophète wassalam, lorsque l'un des l'un des bédouins il a remarqué quelque chose comme dans le hadith il a dit ya qawmi aslimu Il a dit à son peuple, entrez dans l'islam, pourquoi Il y a une leçon très très importante ici. Fa'inna Muhammadan Yurti Ata amallayarsha al-Fakr. Parce que Muhammad, il donne comme quelqu'un qui ne craint point la pauvreté. Ça veut dire ta façon de transiger, de faire affaire et ainsi de suite, ça reflète ce que tu as dans le cœur. Si on ressent que tu n'as pas d'attachement à l'argent, que tu n'es pas quelqu'un qui craint d'être de, pauvre demain et ainsi de suite et qui est en train d'essayer de s'attacher de au plus que possible que l'argent, les gens ils vont voir que toi, tu es une personne de principe, que tu crois en quelque chose, comprends Mais comment on vient de mentionner avec cet exemple que, qui a été cité aujourd'hui dans les médias ou autre chose Quelqu'un qui a, a toujours l'argent, money, money, money, après ça tu dis, moi je suis musulman et je crois que Dieu, c'est lui qui donne la richesse, c'est pas, pas très n'est pas très homogène comme message. n'est pas très sincère comme message. Taï. Fakul l'umatara hu fil wujud, wa mè n'feta halahu had al-bebu. Alors il nous dit Ibn ici comme on dit toujours, la spiritualité c'est l'extension de de la vie, pas, pas, pas, on ne peut pas faire de cours académiques sur la spiritualité. On ne peut pas, comme on l'a mentionné plusieurs fois, on ne peut pas faire une boîte. Aujourd'hui, on va dire qu'on va se concentrer sur le cœur. Parce que le cœur, ce n'est qu'une composante parmi le reste des composantes de cette vie. Alors l'imam nous dit ici, l'auteur, alayhi ta'ala, que celui qui commence à méditer de cette façon, à voir les effets des bonnes œuvres ainsi que les effets des, des péchés, qu'est-ce qu'il va commencer à remarquer, à comprendre entre autres Il va commencer à méditer sur les événements de ce monde. L'histoire de ce monde. Pourquoi est-ce que le Qur'an Karim, il est plein d'histoires Pourquoi? C'est quoi les histoires du le Qur'an Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'histoires dans le Qur'an Les savants, ils ont dit environ un tiers du Qur'an, c'est des histoires. Des histoires des nations du passé. Pourquoi Des leçons, entre autres. Quel type de leçons Parmi les leçons principales, c'est la leçon qui pourrait nous dire, si je vous dis cause à effet, implication. C'est quoi la cause, c'est quoi l'effet? Désobéissance d'Allah Azza wa qu'est-ce qu'elle donne? La destruction, la punition dans cette vie du bas-monde, vous comprenez? L'injustice, la zulme, qu'est-ce qu'elle donne? Hmm? la destruction est-ce que vous connaissez une nation une civilisation à travers l'histoire un roi un dirigeant un puissant qui a régné par l'injustice et qui a duré que ça lui a donné des bons fruits non il y en a maintenant, hmm? maintenant. est-ce que est-ce que est-ce que ça leur donne est-ce que ça leur donne de bons fruits non On encore, je... Je le jugement, je... non dans cette vie du bas monde pas dans l'au-delà. Le jugement, ce n'est pas quelque chose, même, même dans cette vie du bas monde, le jugement, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir maintenant. C'est pour ça, Allah a, si Allah a nous donnait le jugement du, direct, comme une minute après, là, tout le monde va faire tawbah, tout le monde va être incroyant, c'est clair. C'est pour ça que cette vie, c'est une vie d'épreuve. C'est pour ça que si tu veux comprendre la nature de la vie, réfère-toi, ça c'est tous les fameux Analyste, politicien... Regarde, tu fais un bac en sciences politiques, maîtrise en sciences politiques, doctorat en sciences politiques ou autre chose, mais tu n'as pas compris les sunnins d'Allah Azzawajal. Comprenez, les lois de cet univers, tu n'as rien compris. Analyser les événements, analyser les faits, de un, on se base sur le passé, parce que le passé, c'est une histoire qui est terminée. Le film est fini. On sait c'est quoi l'histoire du film. Comprenez Arrivé au milieu du film, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver à la fin. Mais si c'est toujours le même producteur qui nous fait le film, on, comprend, on peut s'attendre à quelle va être la conclusion finale. Alors là, Allah nous a donné les histoires du passé. Pourquoi Pour qu'on sache, pour qu'on comprenne que mauvaise œuvre ici, ça mène à Allah Azza wa bien sûr, ne punit pas pour la première mauvaise œuvre. On l'a mentionné plusieurs fois. Ce n'est pas Allah Azza wa Il est carime, il est généreux, il est pardonneur. Il ne va jamais punir un de ses serviteurs directement par la première œuvre. Comme ça, une punition qui est destructrice. OK Allah Azza wa donne des rappels, des délais, une petite punition ici et là, et ainsi de suite. Mais le plus que la personne s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, le plus que Allah subhanahu wa ta'i commence à lui planifier sa destruction et sa punition sans que même la personne ne le réalise. wa umli lahum in kaydi Comme dans le hadith du prophète Allah azawajalla, il donne un délai à celui qui est injuste, mais dès que Allah azawajalla il, il écrit que décrète que ça, c'est le temps de la punition, la punition elle va elle va arriver, c'est clair Donc, on se réfère sur le passé pour comprendre la loi. On applique au présent et on attend les, les résultats. Les résultats, peut-être, on va les voir, nous, peut-être, non. Peut-être, ceux qui vont vivre longtemps, ceux qui ne vont pas vivre longtemps ne vont pas voir les conséquences parce qu'auprès d'Allah, bien sûr, Allah, c'est pas comme nous. Nous, on est empressé de voir. Je veux voir. Que... je veux voir la chose. je veux voir les conséquences, ainsi de suite. J'ai travaillé, j'ai fait les bonnes œuvres, je veux voir les conséquences. Allah Azza wa Jall ahad subhanahu wa ta'ala Allah Azza il n'est pas précipité comme nous on se précipite c'est pour ça parmi les noms d'Allah Azza wa Jall il est as-Sabur Sabur ça vient de sabr la patience mais ce n'est pas comme notre patience notre patience ça veut dire on, on va endurer la chose il y a un mal on va endurer ce amer pour Allah Azza wa Jall il n'endure rien subhanahu wa ta'ala mais ça veut dire que Allah Azza wa Jall ne se Précipite pas. Toujours. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa sallam, dit dans le Qur'an, Karim. Fala ta'jal. Lahom. Te précipite pas. Ne, ne cherche pas rapidement à voir leur punition et ainsi de suite. Tout ça c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma tarahu. Filwood dit Min Sharrin wa Alamin wa Rubatin Wajet bin Allah Comprenez Quelqu'un qui est injuste, qui fait beaucoup de mal, Allah va lui envoyer qui Quelqu'un d'autre qui fait beaucoup de mal et qui est plus fort que lui. Et qui va le, le faire souffrir. Et lui aussi, Allah va lui envoyer peut-être quelqu'un quelqu d'autre. Vous comprenez Et l'histoire s'en suit de cette, de cette façon. Et nous, dans ce genre de situation, parce qu'il y a des situations comme ça qui arrivent, beaucoup de personnes font l'erreur de comment dire il va avoir des, des émotions un peu de comment on dit ça des, des, pitié on va avoir pitié pour le, le, le premier injuste qui est devenu la victime d'un autre de quelqu'un d'autre injuste qui est plus fort que lui vous comprenez alors que le moumine dans ce genre de situation comment on dit en arabe il lave ses mains se tire de la situation هذا عد الله subhanahu wa ta'ala vous comprenez moi j'ai pas fait de mal à personne quelqu'un a fait beaucoup de mal, Allah Azza lui a envoyé quelqu'un de plus fort que lui qui, qui va lui faire encore plus de mal. Ça, c'est la justice dans cette vie, dans cette vie du bas monde. <coughs> فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذا الحال رأى العزة بعد الذل والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه لو سك croyant il remarque, cela, il remarque les effets néfastes d'un péché sur lui la faiblesse la pauvreté qu'est-ce qu'il va faire il va faire le repentir se tourner vers Allah azza wa Jalla être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le droit chemin. Et là, Allah azza wa jalla, il va lui retourner quoi La noblesse après l'humiliation. Et la richesse après la pauvreté. Et la confiance après... Pas la méfiance, mais le souci ou autre chose. Vous comprenez Et ainsi de suite. Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, vous savez, Allah azza wa jalla, il dit au Qur'an al-Karim, « Wa makhrajan wa yarzuquhu min Allah azza wa jall kiya la taqwa Allah subhanahu wa ta'ala il va lui accorder une issue il va lui accorder la richesse est-ce que vous connaissez tous ce, ce, ce verset cette ayah tout le monde ont entendu parler de, de, de cette ayah combien de personnes ont déjà entendu cette ayah avant cela donc c'est une ayah qui se répète beaucoup celui qui craint Allah azza wa jall Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une solution, une porte de sortie. Et il va lui accorder quoi Un rizq, la richesse. Dans une autre aya semblable, écoutez bien ça. Dans une autre aya semblable, Allah azza wa il dit وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ Celui qui craint Allah azza wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses. Alors la question qui est posée maintenant, Ces deux versets, ces deux ayats du Coran, elles se trouvent dans quelle sourate Sourate At-Talaq. Sourate le divorce. Allez lire ce soir la sourate qui est sourate At-Talaq, sourate sur le divorce. Seulement deux pages. Prenez cinq minutes vous allez la lire même si vous ne comprenez pas, prenez la traduction du Coran en français pour comprendre le sens. Vous allez voir comment est-ce que l'une des choses que les gens considèrent le plus négatif qu'il considère pour plusieurs personnes c'est une catastrophe c'est la fin de la vie Allah azza wa qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il mentionne à l'intérieur de cette sourate à plusieurs reprises rizq la richesse la facilité l'aisance la solution makhrajan comprenez que des choses positives c'est la promesse d'Allah azza wa promet une fois pourquoi parce qu'Allah azza wa sait que dès qu'il y a divorce les gens ils ont peur que hein, Peut-être je vais perdre, peut-être qu'à la surtout de nos jours, ah la maison va partir, ah elle va prendre, ah non, non, non. les enfants vont partir. Comprenez, là c'est la méfiance, c'est la crainte totale. Allah azawajalla il réconforte, il, il va donner cela et cela et cela et cela et cela wa ayya Ça c'est dans, dans, dans une autre sourate, dans le même contexte. Par contre, Allah azawajalla il ordonne une chose dans cette sourate pour que la promesse d'Allah azawajalla il vienne. Il dit quoi, subhanahu wa ta'ala Celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, celui qui craint Allah. Tilka hududullah, sa se limita d'Allah azza wa jal. Ne dépassez pas les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire attention, c'est pas parce que c'est le divorce, c'est qu'il y a conflit, que tu vas penser que tout est permis et qu'on va commencer à faire les coups bas, et la trahison et le mensonge et ainsi de suite. Craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez là pour revenir à ce verset. Celui qui craint Allah, Allah Azza il va lui accorder une solution. L'un des ulama, l'un des savants, Imam Ibn al il a dit, une fois j'ai eu situation difficile dans ma vie. Fahamam tu Allah. J'ai envisagé, j'ai pensé à craindre Allah. Et Allah Azza m'a tout de suite envoyé une solution. Il n'a pas encore mis en pratique. Quelqu'un, il a dit, oh, j'ai beaucoup de choses qui ne vont pas au Kaba, j'ai pas beaucoup de Tawfiq. Rappelez-vous, on a parlé l'autre fois de Tawfiq. Allah yaki lakallahu ta'ala ila Ça veut dire, lorsque les choses ne fonctionnent pas, rien ne marche, Kava, tout ce que tu essayes de faire ne marche pas. Alors ici, il, dit, il a envisagé, il a dit, peut-être c'est le moment pour moi de faire taqwa d'Allah, de craindre Allah. Et Allah, il lui a ouvert les portes. Comprenez Donc ça, c'est, entre autres, les conséquences des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Ah, il y avait une question Avant d'oublier, oui. Oui. Oui, exactement. Tout celui qui fait du mal, Il n'y a personne qui fait du mal et qui va mourir dans la noblesse. Tout celui qui fait beaucoup de mal, qui dépasse une certaine limite, que son mal, ça dépasse de loin son bien. Personne qui termine cette vie du bas monde dans la noblesse. Dans le livre que les gens vont dire à ah, cette personne, rahimahullah les gens vont mentir pour un certain moment. Ils vont, et après ça, ça va finir par arriver à, à ce sort, bien sûr. Et tout ça, il ne faut pas prendre de cela que la justice complète est faite dans, okay? ce dans cette vie du bas monde. Ce qui est dans cette vie du bas monde ce n'est qu'un échantillon, c'est du rien du tout. La vraie justice, on ne l'a pas vu, ça c'est auprès d'Allah le jour dernier, ça dépasse de loin ce que nous en pensons. Prochain angle de perception, très très intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aussi lorsqu'il y a péché et désobéissance d'Allah et là ça parle directement de nous, lorsque nous comme étant un péché, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela Il nous dit si l'Imam Ibn al-Qayyim, on peut extraire de ça la miséricorde qui était, quelque sorte, au fond de notre, de notre cœur, qui était enterrée, on peut la faire ressortir. Alors comment det är bara att de som är i första hand föräldrar och föräldrar är inte alltid de som är i första hand föräldrar och föräldrar är inte de som är i första hand föräldrar de som är i första hand föräldrar och föräldrar är inte alltid de som de mal interprète ce qu'on qu va mentionner c'est important de comprendre les petits détails le message au complet pas seulement phrase par phrase le croyant avant de désobéir à Allah peut-être, c'est pas toujours, mais dans plusieurs cas ça arrive qu'il avait beaucoup de haine et de colère envers ceux qui désobéissent à Allah beaucoup trop Ça dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala حتى لو qadira alaihi la ahlakahu wa rubbama da'allaha alaihi an yuhlikahu wa an yakhuda. Peut-être que quelqu'un était tellement en colère contre ceux qui désobéissent à Allah azza wa ta'ala qu'il a dit ya Allah punis ces personnes. Ya Allah qu'Allah vous fasse détruire ou autre chose. Alors que ça bien sûr c'est exagéré. Sauf bien, on n'est pas en train de parler quelqu'un, on n'est pas en train de parler envers un tyran, quelqu'un qui fait beaucoup de mal, qui fait des crimes et ainsi de suite. On ne parle pas de ça. On parle de personnes qui commettent des péchés entre eux et entre Allah, est-ce qu'on doit détester le péché en tant que tel Oui, ça on l'a mentionné plusieurs fois. « Ne pas aimer le, le mal et blâmer le blâmable » et ainsi de suite. Mais pourquoi De un, ce n'est pas pour nous, c'est parce que c'est le droit d'Allah, on n'aime pas que quelqu'un désobéisse à Allah, Taala. De deux, c'est pour le bien de la personne qui a désobéi à Allah, on aimerait bien qu'elle revienne vers le chemin d'Allah, on n'aime pas la voir se causer du mal à elle-même. Mais lorsque cela dépasse une certaine limite, lors de laquelle, ou bien après laquelle tu perçois l'autre personne comme si c'était shaitan, comme si c'était iblis, que tu vas détester tellement cette personne, tu ne vas pas faire un effort de comprendre un peu sa situation Despérer que cette personne, elle retourne vers Allah et ainsi de suite. Alors parfois, c'est de la hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui arrive Qu'Allah al-Zaodel, il va te faire tomber dans la même situation. C'est clair. Là, il va réaliser ce dans quoi les autres personnes vivaient. Alors, le caractère dur qu'il avait envers ceux qui désobéissaient à Allah Azza wa Jalla va se transformer en une douceur. Attention ici, comme on a dit, la douceur ici, ça ne veut pas dire approuver ce que les gens font comme mal, comme péché, comme haram. Ça ne veut pas dire ici croire que non, il n'y a pas de mal. Non, il y a une certaine limite. Rappelez-vous du hadith, on l'a mentionné, je pense, trois, quatre fois, lors des quelques derniers mois, plusieurs fois, parce que c'est relié, entre autres, à un autre sujet. Rappelez-vous de l'homme, comme dans, Sahih Muslim, dans le hadith authentique, l'homme, il y avait deux, deux hommes. En fait, le prophète Salah qui a parlé de quelqu'un qui était obéissant et l'autre qui était désobéissant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce hadith, cette histoire L'obéissant et le désobéissant Hein Non, ce n'est pas cette histoire. En fait à -well? À la fin, c'est celui qui... Dévoit. Ok, la fin, mais au début, c'était quoi <rire> Donc, celui qui était obéissant, il disait toujours à l'autre, « "Crains à Allah, jal, arrête de désobéir à Allah. » Et l'autre, il disait, « Laisse-moi tranquille. » Jusqu'à ce point, ce que l'obéissant il faisait, c'était bien. Donc de dire à quelqu'un « Taqillah, crains ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Mais à un certain moment donné, il était tellement en colère, il lui a dit « Par Allah, Allah ne va jamais te pardonner toi. » Et là, le prophète, il dit que Allah il a dit au désobéissant « Je te pardonne et je te mets dans le paradis. » Et il a dit à l'obéissant « Je te mets en enfer. » Vous comprenez Pourquoi ça a changé ici Parce que même men ta kolär för Allah Gäddab u kalillahi azza wa Jal, Gäddab ala hurumat hurumatillahi subhanahu wa ta'ala Il doit être limité S'il est för Allah C'est pas, pas pour toi C'est pas gäddab linnat C'est pas un problem personnel Quelqu'un a désobéi à Allah azza wa Jal, Tu n'aimes pas ça Tu n'aimes pas qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala Comprenez Mais ton souhait, c'est quoi Ton souhait, c'est que Allah Azza guide cette personne et que cette personne-là, elle fasse le bien ou khalas Histoire finie. Ce n'est pas une occasion de faire vider la haine de ton cœur. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'idée. Alors, si Allah Azza parfois, il sait que quelqu'un, il est trop dur envers les autres, les... est-ce que quelqu'un qui est dur, est-ce que vous pensez qu'une telle personne va, va, va aider les autres à se rapprocher d'Allah Azza wa Quelqu'un qui est dur de cœur, est-ce qu'il va aider les autres à se rapprocher d'Allah Oui ou non? Non, c'est un non catégorique, c'est clair, parce que même le prophète, c'est un prophète, mais Allah azawajalla dit qalbi min Si tu étais quelqu'un de dur, de caractère et avec un cœur qui est dur, il se serait dispersé les croyants, ils ne seraient pas venu pour s'unir autour du prophète, l'être humain de par sa nature, il n'aime pas quelqu'un qui est qui est dur. Comprenez, même si quelqu'un il fait le mal quelqu'un qui fait le mal, on parle ici du mu'min, ok, pour être clair, on est dans le cadre ici, quelqu'un qui est mu'min, croant Allah, il craint Allah, mais qui a un faible iman et qui fait des péchés, et ainsi de suite. Même s'il fait le mal, lorsque quelqu'un, lui fait un rappel, un doux rappel, un rappel qui est sincère, il va se sentir mal, il va se sentir gêné, la haya, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un lui fait juste un rappel qui est dur, ça veut dire avec un cœur qui est dur et qui ne veut pas le bien pour lui, il va sentir quoi, que ça c'est une insulte. C'est quelqu'un qui a un problème personnel avec toi. C'est quelqu'un d'arrogant, il veut être, il veut être euh, ton, ton Dieu, ton roi, en quelque sorte. C'est pour ça, c'est, c'est, c'est mentionné dans certaines narrations. C'est pas un hadith ça, ok. Donc prenez pas ça comme garantie, mais le ma'an en tant que tel, il est vrai. C'est mentionné dans certaines narrations comme couaïs alayhi sallam, prophète Jésus, qui l'aurait dit. Traitez les gens comme si vous êtes, ou bien en tant que serviteur, en tant que rebelle. Et ne traitez pas les gens comme si vous êtes arbeb, comme si vous êtes des seigneurs. Vous comprenez Parce qu'on n'est pas des seigneurs. Même celui qui désobéit à Allah même celui qui obéit à Allah excusez-moi, même celui qui obéit à Allah il doit se rappeler toujours et se mettre dans la tête qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Seigneur, qu'il n'est même pas un ange. Et qui n'est même pas un prophète, Vous comprenez. C'est juste une personne normale que Allah Azza wa Jalla il t'a aidé, fatihah alayk. Allah wa il t'a guidé, il t'a facilité les bonnes œuvres et ainsi de suite. C'est fini. C'est pas, c'est pas un héritage que t'as pris. être quelqu'un pieux, c'est pas, on t'a pas donné ça comme un héritage. Tu as hérité, tu vas toujours être comme ça jusqu'à ta mort. C'est fadlullah laht que Allah Azza wa Jalla il t'a donné. Alors dans ce cas-là, son douar Ces invocations envers ceux qui désobéissent à Allah Azzawajal, ça, ça va être un « alayhim dua'an lahum » Ça va être un « dua » pour eux, une invocation pour eux, pour qu'Allah Azzawajal, il, il leur pardonne. Est-ce que c'est clair ou il y a des questions C'est un point important, oui. Est-ce est qu'on parle ici d'amis qui sont des musulmans ou ceux qui ne sont pas musulmans Ok. Des gens qui sont des musulmans, bien sûr. Il faut toujours trouver le, le bon contexte. De, il, il faut remarquer c'est où le problème exactement. Parce que quand on parle de quelqu'un qui n'est pas dans la religion, qu'est-ce qu'on veut dire par ça Quelqu'un qui n'est pas dans la religion, par exemple, qui ne fait pas la salette, quelqu'un qui ne fait pas la prière, lorsqu'une personne ne fait pas la prière, presque, on ne va pas dire on oublie, mais presque, on oublie tout le reste. On se concentre sur la salette avant tout. Pour se concentrer sur la salet, bien sûr, il faut voir c'est quoi le problème de cette personne. Il y a des gens, ils, ils veulent se rapprocher d'Allah, il y a des personnes, ils veulent se rapprocher d'Allah, mais qui ne réalisent pas que ce qu'elles sont en train de faire, ça ne correspond pas à ce qu'Allah, ils demandent comme minimum, comprenez. Il y a des gens, ils, ils aiment faire le bien, ils aiment se rapprocher d'Allah, mais ils ne savent, savent pas, par exemple, que la salet, la prière, elle doit être faite à l'heure. Ou bien ils disent « Oui, la sonnette c'est très important, il faut faire la sonnette mais moi, enchanté, là, je sais qu'un jour je vais commencer à le faire. » Mais là, il faut, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut, faut chercher c'est où le problème exactement. Quelqu'un qui a « tol ou l'amal » par exemple. Vous c'est c'est quoi « tol ou l'amal » C'est quelqu'un qui a un long espoir de vivre. Moi, je suis encore jeune. Hier, quelqu'un m'a dit « Oui, euh, telle personne n'a pas fait le hajj, le pèlerinage. » Mais ils sont encore jeunes. Cette personne-là, de laquelle on parlait, c'est une personne qui est presque dans la soixantaine. Dans la soixantaine, tu es encore jeune, ça va la tête Le <rire> prophète <rire> dit :« ummati L'âge moyen de ma communauté c'est entre soixante et soixante-dix. le prophète dit :« Âdharallahu ilamriin ». Allah a donné trop d'excuses à une personne qui a atteint 60 ans. Quelqu'un qui a atteint 60 ans, Allah Azza wa il a donné trop, trop de temps. Ça veut dire si une personne elle atteint 60 années, elle n'a pas encore réalisé que « it's too late, my friend, almost too late », c'est un problème sérieux. Vous comprenez Donc parfois c'est une question de rappeler à la personne. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a donné des points de repère, comme « al-ma'ut aksiru min zikri hadimi » Rappelez-vous toujours, il dit, de, Alléluia, du destructeur des passions. C'est quoi le destructeur des passions C'est la mort. Et le prophète, Alléluia, salam, il nous a ordonné d'essayer de, de visiter les tombes fréquemment. Pourquoi Parce que ça vous rappelle la mort. Est-ce que la mort, c'est un sujet intéressant hmm? Est-ce que la mort, c'est un sujet intéressant pour les gens Est-ce que les gens aiment parler de la mort Non, les gens n'aiment pas parler de la mort. Okay C'est un sujet que les gens aiment éviter, sauf les croyants, bien sûr. Mais même si quelqu'un n'aime pas qu'on en parle, si on veut du bien pour cette personne et qu'il faut en parler, il faut... Il faut en parler, ça c'est comme un médecin qui vient ou bien un infirmier autre chose qui vient pour vous faire une, euh, par exemple une piqûre ou un vaccin ou autre chose ou vous donner euh, un médicament qui est amer ou ça fait un peu de mal ou autre chose mais qui est nécessaire à votre survie. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir prendre ce médicament parce que c'est bon pour toi, c'est amer mais c'est nécessaire donc ça sert à rien de se mentir mutuellement et de dire on va vivre longtemps et on est là pour toujours et la vie est longue ou la vie elle peut partir en quelques secondes comme ça, et à un moment c'est fini il n'y a pas de deuxième chance en passant okay? c'est pas comme dans les jeux vidéo où t'as as, as trois morts ou quelque chose t'as perdu une, tu dis ah il reste juste deux après ça reste une, ok là il faut prendre au sérieux c'est une seule vie une fois qu'elle part, elle part revient plus Même, est en... Même si Allah te donne une longue vie, les opportunités que tu as aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas les avoir demain. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de sahawa, al-faragh, ni'matan, de ni'ma d'Allah, azza wa jall, que les gens ne savent pas bien gérer. C'est quoi là santé ainsi que le temps libre Allah, azza wa jall, donne aux gens la santé. Ah, C'est bien, je suis en santé, il faut que je voyage, il faut que je profite, il faut que je fasse, il faut que je fasse... Après ça, quand il tombe malade, « Ah, je suis malade, j'ai un handicap, je ne peux plus rien faire, et je dois faire beaucoup de bonnes œuvres, mais ce n'est pas possible, et j'aimerais bien faire, okada, okada, okada, mais c'est un peu trop tard. » Le temps libre, c'est la même chose. J'ai trop de temps libre, je ne sais même pas, j'ai le goût de faire quelque chose, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées pour moi, okada, okada, okada, mais faire les bonnes œuvres, travailler pour l'au-delà, après, après, j'ai beaucoup de temps libre. Après ça, il va y avoir un temps lors de ta vie, et, vous savez, surtout pour les jeunes, Pourquoi est-ce que le prophète S.A.W. a dit, entre autres, parmi les personnes, cette personne qui va être sous l'ombre d'Allah Azzawajal le jour dernier C'est qui Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. C'est pour nous encourager à commencer à bâtir notre au-delà rapidement, tôt. Parce qu'une fois que tu te maries, une fois que tu as des enfants, après ça la vie c'est un accélérateur. Ça avance beaucoup plus rapidement. Que être jeune et libre et indépendant et ainsi de suite la vie elle passe comme ça après ça 5 ans partie, 10 ans partie, 15 ans partie vous comprenez donc c'est important là je vais vous référer bien sûr on ne va pas refaire le cours mais juste pour vous donner une idée qui va répondre à votre question entre autres, je vais vous référer au tout début de ce livre, quand on a commencé avant de repentir, c'était quoi le premier chapitre c'était l'éveil c'est quoi l'éveil Tout cheminement vers Allah commence par un événement d'éveil lors duquel le cœur, il se réveille. Il dit, mais je suis où Je me dirige vers où exactement et qu'est-ce que j'ai préparé Et je vais quitter quand exactement Vous comprenez Comme quelqu'un dit, hé, hey, mon ami, tu sais que tu pars en voyage. Oui, oui, je sais. J'ai du temps pour me préparer. T'es certain Oui, je suis certain. Après ça, tu reviens. Hé, hey, mais... Ton voyage, ou bien ton examen mettant, ton examen après. Tu sais que c'est dans un mois. Oui, oui, je sais. Mais après ça, un certain temps, mon ami, est-ce que tu as préparé quelque chose Non, non, c'est facile. Ton voyage, c'est demain. Demain Ton examen, c'est de, demain. Demain, l'examen je, je savais pas, je pensais que c'était ah, trop tard. Donc là, il faut cette. Il faut quelque chose qui va créer le déclic. Et ça, bien sûr, ça revient à votre art de faire passer l'information, ça revient à votre connaissance de l'autre personne, de sa psychologie, de son environnement de vie, et ainsi de suite. C'est clair, le rappel, ce n'est pas le même rappel pour tout le monde. Quelqu'un qui aime l'argent, ce n'est pas comme quelqu'un qui aime euh, le voyage, ce n'est pas comme quelqu'un qui aime ne rien faire, qui est paresseux, qui est Toute personne, il faut chercher, c'est quoi L'élément déclencheur qui la ferait revenir vers Allah Azodel, en se gardant en tête, bien sûr, que c'est Allah Azodel qui guide, avant et après tout. Nous, on ne guide pas, ce qu'on fait, c'est passer, passer le message. Et bien sûr, entre autres aussi, pour avoir de l'influence sur notre entourage, il y a aussi le fameux point qui est être un un bon exemple être un bon exemple ça ne veut pas dire comme certaines personnes pensent ça ne veut pas dire être un être parfait tu n'es pas jugé le fameux truc qu'il dit ah c'est ça moi je ne suis pas un bon croyant c'est parce que moi c'est mon meilleur ami qui ne m'a pas donné le meilleur exemple non ton meilleur ami là c'est son propre jugement juge moyen et tu as le tien tu as reçu le Coran tu as reçu un prophète tu es responsable comme ton ami c'est clair donc être un bon exemple ça ne veut pas dire être parfait ça ne veut pas dire être infaillible Mais être un point d'inspiration. Lorsque les gens ils voient que tu es sincère dans ta relation avec Allah, juste ça, parfois, ça va, ça va créer des ouvertures qui pourraient, incha'Allah ou ta'ala, faire passer la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, on ne va pas prendre de pause ce soir, incha'Allah, parce qu'on a presque fini, ok Donc, on aimerait ça finir, incha'Allah, complètement avec le repentir ce soir, incha'Allah ou ta'ala. Comme promis, il ne reste pas beaucoup de... De matière à couvrir Insha Allah Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui tombe dans un péché, dans la désobéissance, dans la azawajin. Qu'est-ce qu'il apprend de cela? Qu'est-ce que ça fait ressortir de son cœur? Hmm? La miséricorde envers les autres serviteurs dans la azawajin. Surtout si c'est des croyants, des musulmans comme nous, s'ils sont désobéissants, tu vas faire le dua. « Tu demandes de doa que Allah Azza wa Jall qui les guide qui leur pardonne si quelqu'un n'est pas un musulman maintenant il y une question qui revient beaucoup est-ce qu'on peut demander le pardon d'Allah Azza wa à quelqu'un qui n'est pas musulman non ça c'est clair okay? dans l'au-delà det är något som är klart motståndt som i Koran. Paradoxen är att vi kan göra det. Det är en annan sak. Det är en annan är en Un autre point ici important, les ulamas, ils parlent de ça. Les ulamas de l'islam, ils ont parlé de tout, de tous les détails de la religion. Et pour voir, les gens qui disent que les savants de l'islam ou autre chose, c'est des gens qui sont extrémistes et je ne sais pas quoi. Même des ulamas du passé, ça fait des siècles et ainsi de suite. Je vous défie d'aller trouver dans une autre religion des savants aussi sincères, aussi bons de cœur comme les savants que nous avons dans notre histoire. Les fuqaha, les ulamas de l'islam. Alors les ulama, ils disent, est-ce qu'on peut faire un doua contre les kuffars Est-ce qu'on peut dire qu'Allah les détruise, qu'Allah les anéantise, ainsi de suite Est-ce que tu peux faire un doua comme ça Juste comme ça, Afwan Exactement. Le seul cas dans lequel c'est valide, c'est si ils sont injustes. C'est clair S'ils nous font du mal quelqu'un te fait du mal et tu fais du mal parce que tu es musulman à cause de ta religion et ainsi de suite là tu peux faire dua d'Allah Azzawudal contre lui si ça dépasse une certaine limite comme les tyrans et ainsi de suite mais quelqu'un juste parce qu'il n'est pas musulman qu'Allah Azzawudal le détruise, l'anéantiste et ainsi de suite ça, ça, on ne trouve pas ça dans un hadith du prophète salam, ni d'aucun des, des prophètes même le contraire nous avons fameux hadith du prophète (sallallahu lorsque l'ange il est venu le voir il lui a demandé Tu peux me dire et je vais demander aux anges pour qu'ils détruisent cette tribu. Parce qu'ils lui ont fait tellement de mal et le prophète alayhi wa sain, ne voulait pas faire de do'a de contre eux. C'est clair. Donc toujours, regarde, tant qu'il y a une ouverture, il faut toujours faire la différence, attention. Et ça c'est un autre point on l'a mentionné, on le répète pour son importance. Avant de passer avec le reste de, de, du contenu qui nous reste. Même lorsque deux personnes en apparence désobéissent à Allah ça ne veut pas dire que ces deux personnes sont exactement la même chose. C'est clair Deux personnes en apparence font le même mal, les mêmes choses qui sont haram ou autre chose. Elles ne sont pas les mêmes. Pourquoi elles ne sont pas les mêmes Pourquoi elles ne seraient pas les mêmes circonstances différentes, intention. Donc intention, ça veut dire le cœur. Le cœur. Ça fait des mois qu'on parle du cœur. Ça fait des mois qu'on dit iman, c'est les actions et le cœur. Rappelez-vous ça, écrivez ça et vous allez écrire même sur votre mur. Iman, c'est quoi C'est le cœur et c'est les actions et c'est les paroles. Ça, c'est la foi en Islam. Donc les œuvres. En apparence, c'est des mauvaises œuvres. c'est les mêmes mauvaises œuvres des deux personnes. Mais si tu cherches un peu, bien sûr, c'est si Allah Azza wa qui sait, mais parfois même, c'est juste simple le simple fait de côtoyer les deux personnes. Tu vas voir que ce qui ressort du cœur de la personne 1, ce n'est pas ce qui ressort du cœur de la personne 2. Première personne, elle se sent coupable. Elle a un certain regret. Elle n'est pas confortable. Elle n'aime pas ce qu'elle fait. Elle aimerait bien faire quelque chose de meilleur, se tourner vers Allah Azza wa personne de et érarad complètement détourné du chemin d'Allah azza waj. Même encore plus peut-être parfois il est fier du mal qu'il est en train de faire. Il aimerait pouvoir faire plus de mal, vous comprenez? Donc la yastawiya même même le mal en tant que tel n'est pas sur le même le même niveau de gravité. Donc il y a un qui en apparence semble être beaucoup plus ouvert à la vérité Elle a guidé d'Allah Azzawajal, même si bien sûr avant et après tout, c'est Allah Azzawajal qui guide. Ok. Prochain point de méditation. Thumma yashhadu al-da'af wa annahu a'jazu shay'in an hifzi nafsihi wa ad-da'afah wa annahu la quwata lahu wa la quudrata wa la hawla illa birabbihi. Ça, c'est un autre point important ici. Celui qui désobéit à Allah Azzawajal, il va réaliser quoi Il va réaliser à quel point il est faible, vulnérable en tant qu'être humain. Et que c'est seulement Allah Azzawajal qui le... Qui le protège qui, le même, qui ne peut même pas protéger soi-même <rire> Question drôle ici. Je sais que c'est la question drôle, mais la réponse elle est les moins drôles qui vient de certaines personnes. Ce que certaines personnes elles croient. Croyez, mais croyez-moi, c'est plus répandu que ce que vous le croyez. Est-ce que, est que un shér il peut te protéger du haram mm -hmm. Shér, imam Non. Ya cheikh, fais-moi fais-moi fais, fais, fais du'a, cheikh, fais-moi fais du'a, c'est tu sais, moi parce que j'ai dans, dans mon cœur là je, je, je fais beaucoup de choses qui sont mal et ainsi de suite. Fais-moi fais du'a, ya cheikh. Ben va faire du'a toi-même. Va faire wudu, va faire deux rak'a qui sont en sincères entre toi et entre Allah pour qu'il pour qu'il te guide. Comprenez Attends pas quelqu'un pour faire du'a. Pour toi, ça c'est du'a us et ainsi de suite, ça vient renforcer Est-ce que maintenant la question, plus que ça, est-ce que le sheikh et l'imam, est-ce que lui, il peut se protéger lui-même du haram Non. Tout celui qui est protégé du haram, c'est parce qu'Allah Azza le protège. C'est clair Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de ruqya pour être guidé vers le droit chemin. Le truc, le, le, le, subhanallah, il y a il y a vraiment des trucs des, des, plus, des plus drôles et des plus ridicules en même temps qui, qui arrivent par quoi Il euh, y a cher moi, moi mon fils, euh, il ne fait pas salat. Il y a cher moi, cher moi mon fils, euh, c'est quand que je peux te le ramener, pour euh, tu peux t'asseoir, tu peux lui parler un peu pendant 15 minutes. S'asseoir avec lui, pourquoi exactement Pourquoi Si c'est quelqu'un qui a des choubouhats Des questions un peu complexes Dans la religion De confusion ou autre chose Qui a besoin de guider, de, ilm, de réponse Et autre chose Mais te ramener quelqu'un On le met devant quelqu'un C'est comme si c'est un magicien 15 minutes et il va sortir Je vais faire salat maintenant C'est moi qui guide avant tout Et de deux, les paroles la formule elle est simple elle est connue de tout le monde que ce soit le cher ou que ce soit le père qui va lui parler celui qui craint par Allah azza ne craint par Allah Jusqu'à ce que Allah il va le, le guider subhanahu wa ta'ala wa huwa ta muqtadayat, la même chose ici nous dit que Euh, l'être humain, celui qui vient de désobéir à Allah tout comme n'importe quel être humain, il n'a de soi-même que deux choses, qui sont au moins al-jahal. Une fois on a, euh, on avait eu presque toute une halakha à propos de, de ces deux points-là, qui sont décrits dans le Coran que l'être humain il est valoumen jahul. L'être humain il est injuste, et il est quoi Ignorant, ignorant, injuste, ignorant. Tout être humain, tout être humain, sauf les les mecs qui sont infaillibles comme les prophètes wassalam, et ils reçoivent directement le wahid Allah ce c'est pas comme nous mais nous qui sommes laissés à nous-mêmes notre propre istihad nos propres décisions droite et à gauche et ainsi de suite on est tous ignorants on est tous ok donc encore une fois c'est un autre point intéressant des gens qui disent ah, yes, eh, ça ça arrive aussi beaucoup des gens qui, qui, qui, qui vont aller voir quelqu'un Quelqu'un qui pratique sa religion, qui a l'air de bien pratiquer sa religion, bien un savant, une personne de connaissance, ou kadha, ou kadha. Yashir fait dua pour moi, Yashir. Wallahi, dunya, tu sais, la dunya, c'est de... dur, il y a beaucoup de tentations, kadha, kadha, yashir, Wallahi, si je pouvais t'expliquer comme... comme mais, mais lui, c'est un être humain comme toi. Il, fait face à la, il vit dans la même dunya que toi, okay? il fait face aux mêmes épreuves que toi. Si ce n'est pas peut-être plus... La seule chose ici entre celui qui obéit à Allah, celui qui désobéit à Allah, c'est que celui qui obéit à Allah, qu'est-ce qu'il a? Crainte, et d'où est-ce qu'elle vient cette crainte? Iman, et d'où est-ce qu'il vient ce Iman? C'est Allah Azza wa Jalla qui le protège. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla le protège? Parce qu'Allah Azza wa Jal sait que cette personne-là elle mérite d'être protégée parce qu'elle est sincère, elle veut faire le bien et elle fait un certain minimum d'efforts. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui a été créé comme ça. Allah a créé, c'est comme il y a des êtres humains qui sont juste des êtres humains spéciaux, là, qui n'ont pas de tentation, qui n'ont pas de faiblesse, qui n'ont rien du tout, donc ils sont, ils sont faits. C'est un modèle spécifique là, pour être un abid, quelqu'un de vertueux. Et il y a un autre être humain qui est euh, plein, de vulnérabilité, euh, de, plein de vulnérabilité, qui est faible, et ainsi de suite. Non, tous les êtres humains sont sommes la même chose et tout être humain en théorie il a le potentiel d'être le plus pieux sur cette terre et d'être le shaitan de cette terre tout être humain sur cette terre après ça c'est Allah Azza wa qui guide subhanahu wa ta'ala wa hadha abd donc si on a déjà mentionné Alors là le croyant le croyant, Lorsqu'il va désobéir à Allah Azza wa Jalla Si le croyant ça lui arrive de commettre un péché Il va entre autres Se connaître soi-même Pourquoi c'est important de se connaître Pourquoi c'est important de se connaître Hum Ne pas refaire les mêmes erreurs, prendre ses précautions, mais aussi pour ne pas se mentir à soi-même. Okay? c'est pas Est-ce est que c'est -ce est, est bien d'avoir une fausse image de soi-même Donc aujourd'hui, quand on dit une fausse image de soi-même, c'est quoi aujourd'hui Aleykoum salam wa Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas avoir une fausse image de soi-même, qu'est-ce que cela veut dire pour les gens aujourd'hui donnez moi des, des trucs là des, des formules qui vont dans le même sens de ce qu'on qu est en train de dire faut pas se voiler la face, faut pas se voiler la face. <rire> si tu peux élaborer ça serait intéressant <rire> faut pas se mentir ok mais dans quel sens oui Ok, donc tu, tu dis que tu es musulman, mais tu ne fais pas les actions. Très bien, donc ça c'est plus dans le contexte de nous, on en entend, y'alladina amenouli matakulunamala, ta'fa aloud, c'est être sincère avec Allah. Mais dans le sens plus large aujourd'hui, quand les gens, ils parlent de, il faut bien se connaître, alors là, il, faut, il te dit, il faut bien se connaître, ça veut dire connaître ses forces, ce que tu es capable de faire, et ne pas se sous-estimer, ainsi de suite. C'est bien, mais aussi, il y a aussi l'autre. L'autre côté de la balance ici, ok qu il faut se connaître, ça veut dire connaître aussi ses, ses faiblesses et connaître son niveau. C est, c est, ça fait partie de le moro, ça fait partie de ce caractère objectif de la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, de connaître ses propres limites, connaître ses propres limites. Ça c'est ma, ma limite, je sais qu'actuellement je ne peux pas dépasser cette limite. Okay? Je la connais la, la. Peut-être ce n'est pas bien d'avoir cette limite, mais au moins j'en suis. Quand il nous dit Sil Imam Ibn Al-Qayyim, c'est pour ça que certains ulama, ils ont dit man arafa Celui qui se connaît soi-même, il va connaître son seigneur, il va connaître Allah Alors, il nous dit ça c'est pas un hadith du prophète Alayhi Salatou c'est certains savants qui ont dit que celui qui se connaît, il va connaître son seigneur, il va connaître Allah Azza Il nous dit et ça, ça peut être valide dans l'un des sens suivants. Premier sens, man arafa nafsuhu bid-da'fi arafa rabbahu bil-quwwa. Celui qui se connaît par sa faiblesse, il va connaître Allah Azza wa Jalla par sa force. Le plus que tu réalises que toi tu es faible, le plus que tu réalises qu'Allah Azza wa Jalla est puissant subhanahu wa Ta'ala. Le plus qu'on réalise que nous sommes ignorants, le plus qu'on réalise que Allah Azza wa Jalla est connaisseur Alim Subhana wa Ta'ala. Fa inna Allah Azza wa Jalla esta'thara bil kamal al mutlaq parce que Allah Azza wa Jalla il à garder pour lui exclusivement quoi la perfection totale. Vous savez les gens que les personnes que les gens considèrent comme étant des personnes de succès, ça veut dire l'image typique qu'on a aujourd'hui de certaines personnalités connues, être riche, célèbre, connaisseur, influent, savoir comment parler, puissant, Sage, avoir de l'expérience, et que tout le monde aimerait ça, avoir ton nom, juste écrit ton nom sur, sur, sur son livre, et les gens vont acheter le livre, okay? juste, juste sois, sois présent lors, lors de la soirée organisée par je ne sais qui, juste pour t'asseoir, pour faire une introduction de une minute, et la salle va être pleine, tout le monde aimerait avoir une telle personne, ça c'est les personnes que les gens considèrent comme personnes à succès, ce genre de personnes, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, Faut savoir qu'ils sont des personnes qui sont très faibles. Un être humain comme tout le monde. Vous comprenez Mais les gens de l'extérieur, ils ont tendance à... À quoi Glorifier. Celui qui va glorifier des êtres humains comme lui, ne va pas vraiment glorifier Allah. Subhanahu wa Ou bien il nous dit connaître nous-mêmes, ça mène à connaître Allah. Azzawajal. Dans le sens que man nazara ila nafsihi min as-sifat al-mamdūḥati ara fa man a'tāhu dhālika wa khalaqahu fīhi awlah Celui qui voit le bien qui est en lui-même comme on a des faiblesses on a du bien en nous -mêmes. Celui qui voit le bien qui est en lui-même il, il va réaliser à quel point elle est grande la bonté d'Allah azza Celui qui voit qu'il est généreux lui généreux Toi, tu es généreux. Tu vois que tu es généreux. Chaque fois, quelqu'un, tu vois quelqu'un dans l'aide, tu te sens tellement mal. Non, je dois l'aider avec mon temps, avec mes efforts, avec mon argent, cadac Qu'est-ce que tu vas apprendre de ça Si toi, tu es tellement généreux. Oui. Qu'Allah azawajalla, il est encore beaucoup plus généreux que ça. C'est incroyable. Comme dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa lorsque le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, je vais résumer le hadith, on n'a pas beaucoup de temps, il a pointé vers une, une mère, une femme qui avait son enfant avec, avec lui, avec elle. Et qui était tellement affectueuse envers son enfant. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit och han sa: "Okej, Allah Azawajal är den mest envers ses serviteurs tjänare än mot sin mor, mot sin barn. Det är klart. Så det är en annan mening att känna Allah Azawajal. Vilken annan möjlighet kan det finnas? Men båda är sådana som inte känner sig själva. Vad är det som gör att du inte känner dig? Vad är det som gör att du Comme, ça c'est dans le sens inverse Si tu connais toi-même Si tu te connais toi-même Tu peux arriver à connaître Allah Azza wa Jal Ça veut dire, vu que tu ne vas jamais te connaître Toi-même pleinement Tu ne vas jamais connaître Allah Azza wa Jal Pleinement Est-ce qu'il y a des choses qu'on de qu qu ne connaît pas de nous-mêmes Question intéressante ici. Est-ce qu'il y a des choses Qu'on ne connaît pas de nous-mêmes Oui, tout à fait C'est pour ça que le croyant est supposé être le miroir de son frère. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de quelqu'un de sincère qui nous dit la vérité comme elle est, qui nous donne des conseils. Parce que parfois il y a des choses de nous-mêmes que nous on ne voit pas, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut, qui peut voir son dos sans avoir d'aide, de miroir ou autre chose Est-ce que tu peux voir ton dos ce que tu peux voir à l'arrière de ta tête en marchant, sauf encore une fois, on dit, as, je ne pas moi, smart euh, glasses, je ne sais pas quoi. Et on parle sans avoir d'assistance externe. Non, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Alors, vu que même nous-mêmes, on ne se connaît pas parfaitement, Allah Azza jal, on ne peut jamais le connaître complètement, subhanahu wa, تعالى طيب طب يمكن سو رابيدمو طيب المشهد الرابع نغسل dernier allez dernier point inshallah وبيا derniere petite sur at-tawba pour finir inshallah azza wa jal مشهد الذل والانكسار la perception de l'humilité désobéir Allah azza wa jal Ça mène le croyant, ça ne mène pas tout le monde. Attention, on est en train de parler ici, rappelez-vous, ce n'est pas automatique. Ça, c'est le croyant qui perçoit comme ça, ce n'est pas tout le monde qui perçoit comme ça. Le croyant, s'il désobéit à Mars Oden, il va tirer de ça comme le sang qu'il va... Accentuer, augmenter Sans humilité Pour Allah subhanahu wa ta'ala Al dhul wal inkisar Annahu la man fa'ata fihi Wa la yurghabu fi mythlihi Wa annahu la yasluchu li al intifa' Illa bijabrin jadidin Min sani'ihi wa qayyimih Fa hina idin yastakiu Fi hadhal mashhadi Ma manna rabbuhu ilayhi Min al khayr wa yara Annahu la yastahiku illa qalila Min hua la kathira Je vous donne un exemple typique Vous allez me répondre sincèrement. L'un de vous, pendant un mois au complet, va faire ses salawaits attends, à temps, à l'heure, va lire le Coran après chaque salat, va faire Qiyam lail, prière la nuit, il va aider des pauvres à droite et à gauche, il va jeûner à chaque lundi, à chaque jeudi. Comment est-ce qu'il va se sentir Tu es tellement négatif. <rire> Quelqu'un a fait quelque chose qui se rapproche de ça. Ça te donne une idée. Mais comment est-ce que la personne va se ressentir? Raffermi dans la foi, c'est vrai. Après tout cela, vu que tu as fait tout cela, les gens t'aiment beaucoup, te respectent beaucoup. Tu es en santé, tu es apprécié. L'argent, ça marche, hamdulillah. Ton commerce halal, ça marche, et ainsi de suite. Comment tu pourrais te ressentir la prochaine étape Fier de toi. Fier de toi. fik. Donc ça, ça pourrait arriver. Tu es fier de toi. Cette fierté-là, elle est un peu dangereuse, parce que dès qu'on entre dans la fierté, on commence à diminuer d'humilité, de zul pour Allah subhanahu wa donc là, Shaitan pourrait nous faire penser que ça c'est mon droit je suis en train de faire un échange entre moi et entre Allah Azza wa en fait moi je fais les prières et tout et lui il fait en sorte que tout le monde va me, va me respecter que tout le monde va me dire salam alaykum dehors que celui qui ne me dit pas salam alaykum, il ne sait pas vraiment moi je suis qui exactement et ce pas que hier j'ai fait qiyam la nuit et ainsi de suite Ça il n'a pas compris C'est donc là Allah Azza wa S'il veut du bien pour cette personne, qu'est-ce qu'il va lui accorder Il va lui briser ceci, ce, ce cycle ici. Même peut-être ici avec un, un péché. Avec lequel, lui, il va se rappeler qu'au fond de l'histoire, lui, c'est comme n'importe quel autre être humain. Tout ce qu'il y avait avant, c'est qu'Allah a aidé à faire des bonnes œuvres. Il est comme tout le monde. Comme, il n'a rien de spécial. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un être élu d'Allah a. C'est une personne parmi d'autres que Lars Odel. Il lui a donné une erma de lui avoir facilité les bonnes œuvres. S'il est reconnaissant, il est fait preuve d'humilité devant Lars Odel. Lars Pratel va lui donner plus. Mais dès qu'il commence à se sentir que lui il est indépendant, un peu c'est sa nature qu'il est juste bon et fort dans son iman Kada kada kada. Lars Odel va le, il va le briser avec une telle chose, avec le croyant. Il va voir, il va réaliser qu'il n'est pas digne ni un peu ni beaucoup. Et il a su que son destin était sans lui et que la miséricorde de son Seigneur est celle qui a ordonné de le mentionner. Il va réaliser que lui il ne vaut pas vraiment grande chose et qu'il ne mérite pas en fait d'avoir accès à ces bonnes œuvres et, le et ainsi de suite. Ça c'est le bien d'Allah Ça c'est dangereux, c'est pour ça que la La religion, rappelez-vous bien de ça. Je sais que c'est des, des paroles puissantes ici et fortes, mais de un, comme on a dit, c'est la vérité, de deux, en les mettant en contexte. Ce n'est pas parce que quelqu'un pourrait vider ce que je suis en train de dire de son contexte et il va, il va lui donner un autre sens. Mais la religion, la foi, dès qu'on lui enlève sa composante principale qui est l'intention, la sincérité à Allah, elle devient dangereuse. Elle devient dangereuse. Vous comprenez Elle devient volatile. Elle peut faire beaucoup de mal dans cette vie et dans l'au-delà. C'est pour ça des gens ils connaissent le Coran le Karim, ils ont appris le Coran le Karim et parce qu'ils ont appris le Coran le Karim ça soit comme ça. Ils veulent avoir un grand fauteuil, sinon ils ne vont pas s'asseoir. Ramenez-moi un fauteuil spécial. on mettre un grand turban comme ça sur sa tête. Il va s'asseoir comme ça. C'est le chef. Al-Za'im. Pourquoi Parce que moi j'ai appris le Qur'an Karim. Vous comprenez Tu as appris le Qur'an Karim et après ça quoi Ça c'est un don d'Allah Azza wa Jal. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que toi tu la mérites Non tu la mérites pas. Il n'y a personne qui mérite d'apprendre le Qur'an Karim. Le Qur'an Karim c'est puissant, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Oui C'est pour ça qu'il ne faut pas trop complémenter les gens. dans la Entre autres, c'est pour ça que le prophète nous a interdit de trop complémenter les gens. المداحين احثو في وجه المداحين التراب الذي عليه صرصم المداحين ceux qui font trop le long trop ils donnent trop de compliments pas une fois deux fois il faut c'est important de donner des compliments parfois il faut voir il faut voir le contexte OK quelqu'un qui est mal pris qui a beaucoup d'ennemis qui a beaucoup de personnes qui qui essaient de de le détourner du chemin d'Allah qui lui critique qui le critique de façon injuste c'est important d'accorder une telle personne des compliments parce que être humain c'est un être humain wa laysa ahadan ahabba ilayhi almadh min Allah Azza wa Jall ou comme a dit Salman al-Asma Allahu Azhim en louange Subhanahu par contre C'est une dose, dès qu'on dé... c'est comme c'est comme le c'est une petite dose là, c'est comme le, le sel dans la nourriture, un peu de sel. Petite erreur, un peu plus de sel, c'est fini là. On ne peut plus manger ça, vous comprenez? C'est la même chose. Ici. Parfois, donner des compliments, des encouragements, c'est bien. Trop, il dit Allah, ceux qui font trop de compliments, qu'est ce qu'on leur fait? On jette de la terre, du sable sur leur visage. Ibn Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi il appliquait ça à la lettre. Il prenait de la terre Lorsque quelqu'un le complémentait trop. Vous comprenez Pourquoi Parce que c'est dangereux pour le cœur. Le cœur, c'est une, une chose de très vulnérable, c'est très sensible. Des paroles, ça peut détruire la personne. « Qata'a ta'unuqa sahibik » Comme dans notre texte, dans notre, dans notre narration. Donc ici, « Wastaqallama min nafsihi min atta'ati li rabbihi » La personne, elle va réduire l'importance du bien qu'elle a fait envers Allah azzawajal. Certains des compagnons, ils ont dit si je savais. Écoutez bien ça et ça c'est vrai, c'est vraiment pas de l'exagération. Ça, ça peut sembler comme de l'excès ici, wallahi ce n'est pas de l'excès. L'un des compagnons, il a dit le sens général bien sûr de la narration, si je savais que Allah Azawaj il a accepté une seule sajda, une seule prosternation que je fais dans ma vie je n'ai plus à me soucier d'autre chose. Parce qu'une seule prosternation acceptée par Allah Azza wa Jal, ça veut dire ta'ala t'es sauvé, tôt ou tard. Comprenez Mais le problème, si Allah Azza wa Jal t'a fait beaucoup de bonnes œuvres, mais soit Allah Azza wa Jal ne les a pas acceptées parce qu'il n'y a pas les conditions, elles n'étaient pas sincères pour Allah, suivaient suivez pas la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah Azza wa Jal les a acceptées, mais après ça tu as aboli tes Bonnes œuvres par des mauvaises œuvres qui allaient à l'encontre, comme l'ostentation, comme Tesmia, rendre public, dire aux gens que quelqu'un pourrait faire une, une action, attention ici, quelqu'un pourrait faire une action maintenant sincère entre lui et entre l'azote. Bonne intention. Mais après un an, après deux ans, il va commencer à faire Tesmia. C'est quoi Tesmia hmm? La promotion de ses bonnes œuvres. Comme certains, ils vont, ils vont parler comme ça. Nous, Quand on étudiait la religion, lorsqu'on apprenait, le Kada, on souffrait pour ça, et là, les gens sont, waouh. Mais là, peut-être que l'Azod, il sait que cette personne-là est en train de parler pour que les gens disent le fameux waouh. Et si les gens disent le fameux waouh, peut-être que ton action, elle est réduite à zéro auprès de Tu T'avais une question Oui. Oui, <rire> c'est dans le cadre de toutes les, les, les relations tout doit être avec une dose ici okay? si c'est question de chikma de sagesse la sagesse, chikma c'est quoi mettre la bonne chose à la bonne place donc il y a pour toute chose il y a un bon moment une bonne façon de dire et ainsi de suite c'est clair Si quelqu'un est dans un état dans lequel la personne est trop, se réjouit trop d'elle-même, ne pense pas encore plus. Quelqu'un il croit « je suis trop bon moi, tout ce que je fais, et toi tu viens de lui « oui, tu es excellent, tu es trop bon, tu es en train de... » Quelqu'un il manque d'un peu de motivation, tu, tu, tu pousses un peu, tu pousses un peu. Quelqu'un a fait un bien pour lequel il a fait beaucoup de sacrifices, et, cadeaux, et tu sais que ça c'est quelque chose, c'est pas tout le monde qui va le faire. Une petite kalima, kalima ta'yba de bonne parole, de zakalakhe, de waa, on apprécie parfois juste montrer que toi tu bénéficies. Regardez lorsque le prophète à la fin de sa vie, lorsqu'il a fait son pèlerinage, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons le jour où il a fait le serment Il leur a demandé une question. Hmm? Qu'est-ce qu'il leur a dit « Est-ce que j'ai transmis le message ?» Ils ont dit « Bala » Oui « Allahumma fashad »« O Allah soit témoin » Le prophète, même lui en tant que prophète il aime voir qu'il y a des gens qui ont bénéficié de quelque chose parce qu'il y a d'autres prophètes qui ont fait affaire avec « Israël » ou autre chose et qui ont dit « On n'a rien compris, on ne comprend rien » ça c'est un problème Comprenez. donc ça n'encourage pas la personne Donc c'est important d'avoir, comme on dit, un feedback ici, un minimum de feedback, que la personne fait le bien, ok, le hasar il est là, quelqu'un fait, je te donne un autre exemple, même si c'est pas dans, dans le visage d'une personne, les, les organisations aujourd'hui qui, qui, euh, qui font des levées de fonds pour des causes humanitaires ou autre chose. Prends deux exemples. Une organisation qui va prendre, qui vous envoie toujours des messages, des emails. Il y a des orphelins dans le besoin. Faites un don aujourd'hui. Il y a des pauvres. Et toi, tu fais un don. Après ça, un autre don. Après ça, pendant des années, tu fais des dons. Mais un jour, tu dis Mais, mais, ils font quoi exactement avec ça Compare entre ça et entre une autre organisation qui fait la même chose. Mais qui, à chaque mois ou autre chose, envoie un rapport, des photos, des vidéos, des gens... Voilà, ça c'est ton argent et voilà, ce camion-là est plein de nourriture qui va se diriger à cette place qui va être libre. Est-ce que tu vas te sentir bien ou non Oui. Parce que là, tu es un peu rassuré que tu es en train de faire le bien. Le bien, il va quelque part. Même si tu sais que ton intention est pour Allah, le hadr, il est là auprès d'Allah Azzawajal. Mais en tant qu'être humain, tu aimes voir un certain feedback, une rétroaction, une confirmation... Que les conséquences de ton bien Elles sont déjà, déjà là C'est pour ça que le prophète Lorsqu'il a dit à propos de quelqu'un qui fait le bien Et qu'il fait pour Allah Mais qui reçoit les compliments des gens Qu'est-ce que le prophète Il a dit après ça Ça c'est la bonne nouvelle Qui est annoncée aux croyants dans cette vie du bas monde okay? c'est un être humain, il a besoin d'être encouragé il y a des gens aussi qui le prennent vers l'autre extrême ils disent il ne faut jamais complémenter les autres celui qui fait quelque chose il l'a fait pour Allah oui il l'a fait pour Allah mais c'est un être humain c'est pas un ange, un être humain il a besoin d'être encouragé, même quelqu'un qui a une hymen euh, qui est fort et ainsi de suite ça lui arrive parfois de se retrouver vous comprenez, ça ça arrive beaucoup une fois je me rappelle, euh, j'étais en train de lire, lire un livre d'un alim un savant Je ne l'ai pas rencontré. Il est mort, ça fait 30 ans, 40 ans. Mais j'étais en train de lire ses paroles. Il, est en train de, il, il a écrit une fois un témoignage. Il a dit, on écrit des livres, on écrit, on écrit. Il écrivait des livres dans ces certains sujets bien particuliers dans lesquels il faisait beaucoup de recherches, un, un certain effort. Et dans le temps, bien sûr, il n'y avait pas l'Internet. Tu ne peux pas vraiment interagir avec les gens et ainsi de suite. C'était difficile. Et il dit, mais à un moment donné, j'ai commencé à perdre un peu. La motivation, on me dit, « Mais on est en train d'écrire tous ces livres-là. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui lisent ça »« Peut-être que je dois juste me dédier à apprendre pour moi-même la religion et faire les salats, et faire les ibadahs, et faire mes propres trucs. Bon, » C'est celui qui cherche vraiment l'information et va faire ses recherches. Il a dit, « Juste à ce moment-là, dans les jours après, il a dit, « J'ai fait un voyage vers un autre pays. » Et là, j'ai quelqu rencontré quelqu'un dans un aéroport, dans l'aéroport au en fait, Et quelqu'un, une personne inconnue, celui qui était avec moi, il m'a introduit, il a dit, ça c'est le cher, ah, l'autre il a dit, oh c'est le cher tel tel tel, moi j'ai lu tous tes livres, j'ai beaucoup apprécié ça, il m'a dit, alors j'ai réalisé que le, le bien que je suis en train de faire, c'est pas, c'est pas pour rien du tout, vous comprenez, donc l'être humain il a besoin d'encouragement, mais ça doit être, comme on l'a mentionné, avec une dose. OK, reste pas beaucoup, OK, maximum 10 minutes, inshallah on aura tout fini inshallah ta avec tout le contenu qui nous reste inshallah subhanahu wa ta'ala. Alors, فما اقرب الجبر من هذا القلب المكسور وما ادنى النصر والرحمه والرزقه منه. Alors ce cœur là qui est tombé dans l'humilité, il y a pas plus proche que ce cœur là de la miséricorde des deux lad l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair Allah azza wa jalla كتب يعني ça je vais je vais sauter quelques quelques quelques phrases pour aller directement à l'essentiel comme il nous dit ici qila li ba'd al'arifina ayasjudu la minha ila al demandé à certains savants est-ce que le cœur il se prosterne il a dit oui Le cœur, il se prosterne, mais c'est une prosternation de laquelle il ne va pas se relever jusqu'au jour dernier. Vous comprenez C'est quelle prosternation ici C'est la prosternation de l'humilité pour Allah, subhanahu wa ta'ala. « Faqalbun la tubachiruhu hadhi al-kasra, fahuwa sajid al as al murad minhu » Il y a un cœur qui ne se prosterne pas devant Allah, il n'a pas encore absorbé le vrai sens du soudoud, la prosternation dans Al-Salat qui est quoi qui est l'humilité pour Allah. C'est comme les personnes... Quand on parle de l'importance de la salat. en passant, on parle toujours, à chaque halaqa ici, on parle de la salat, des trucs, après ça, on revient à l'exemple de la salat, Parce que salat c'est le deuxième pilier, l'islam est le premier pilier pratique. Par contre, il faut comprendre que la salat elle a un sens, il faut la prendre dans son sens le plus... plus complet. salat c'est pas un rituel, dans le sens de... Je suis arrivé dans le masjid, je suis présent, l'awakbar... Allah akbar, men Allah Muhammad Allah akbar, Allah vad du menar. Nej, bara det som sägs. Så vi är med. Khushur, kom penga, vad är det som är förstått? Det är för att Allah Azza wa Jalla säger att salat är en här av de få och att han är almonkar. Om någon problem salat. Comprenez? Comme entre autres, les personnes les personnes, ils rentrent dans le masjid. Dans le masjid. Masjid. Baytullah Azza wa Une attitude comme ça, les épaules hochées, le regard comme ça dur envers les autres, et ainsi de suite. Pas de salam, ni de salam, ni de kalam. Kada, kada, kada. Allahu Akbar. Fais salat et il sort. Tu es dans la maison d'Allah Azza wa Tu dois reconnaître que le fait que Allah, il t'a accordé le droit d'être là déjà, si ça c'est un grand... Privilège, tu dois entrer Betullah Azad en toute humilité, en te rappelant que tu es Abd d'Allah Azad. Comprenez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité pour Allah Subhanahu wa Taala. C'est pour ça le Prophète salam, il était celui qui était le Abd avec le plus d'humilité pour Allah Azad. Lorsqu'il a vu dans le hadith authentique, il y a eu un Bedouin un bédouin qui est venu chez le prophète pour le voir, il l'a rencontré pour la première fois, il a commencé à trembler parce qu'il voit le prophète Alayhi il a commencé à trembler, c'est le prophète d'Allah Alayhi de 1 Et c'est l'homme le plus puissant de l'Arabie. Okay? Donc, Tout comme aujourd'hui, bien sûr, il n'y a, a pas de comparaison à faire entre d'autres personnes, du n'importe quoi, et le prophète. Mais tout comme aujourd'hui, il y a des gens, s'ils voient, euh, voient un ministre, il va commencer à bégayer, il va commencer, un ministre, j'ai vu un ministre. Alors ça, c'est un bédouin qui a vu le prophète, wassalam, qui a commencé à trembler. Qu'est-ce que le prophète S.A.W. lui a dit Et calme toi. Fa inna ana ibnu imra'atin min Quraysh. Parce que je suis seulement le fils d'une femme de Quraysh, une femme pauvre de Quraysh qui mangeait de la viande séchée, ça veut dire qui, qui était pauvre, vous comprenez Alors le prophète il était humble. Pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, atawadu lillah 'azza wa jalla. ça kommer att växa för huvudom. Fåhöja är det en av de viktigaste faktorer som påverkar hur mycket du kan växa. Det är en av de viktigaste faktorer som påverkar de viktigaste faktorer qu'il soit satisfait de lui. C'est son objectif unique dans la vie, c'est qu'Allah Azza wa Jal il l'approuve et soit satisfait de lui. فتصير خطرات المحبة مكان خطرات Nous dit après l'humilité, qu'est-ce qu'il y a une fois que l'humilité devant Allah Azza wa Jal est tellement puissante, il passe à un autre niveau qui شوق dans lequel maintenant il est tellement excité, il ne peut pas attendre de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est l'être qu'il aime le plus subhanahu wa ta'ala et là c'est l'amour d'Allah Zodjel qui va remplir le vide que remplissaient quoi les passions et le haram et les tentations et les shahahawati et ainsi de suite. Écoutez bien ça, il nous reste trois minutes, ok mais cette, cette parole ici est très importante. يحكى عن بعض il a dit, de me rapprocher d'Allah azza wal de toutes les portes possibles de tous les accès possibles il dit a chaque accès que j'arrive je vois premier Ça veut dire, il dit, j'ai essayé de faire beaucoup de salat, de prières sur les J'ai trouvé qu'il y a des personnes qui font beaucoup plus de prières sur les que moi. Faire de la sadaqa et des gens plus riches et plus généreux que moi. Lire le Coran, il y a des personnes, avoir le ilm, la connaissance. Il a dit, mais j'ai trouvé une porte. Lorsque je suis venu à cette porte, j'ai trouvé que j'étais le seul. Alors il dit "Hatta ji'tu baba adh-dhulli wal-iftiqar Il a dit la porte de l'humilité devant Allah Azza wa Jall, j'ai trouvé que c'était une porte qui était très large, très accessible et dans laquelle il y avait personne à part moi, pas de compétition. Ce qui est vrai parce que même les personnes qui sont pratiquantes et qui craignent Allah Azza wa Jall en général c'est les bonnes œuvres mais ils oublient d'ajouter à ça le sens le plus profond qui est l'humilité pour Allah alors il nous dit Personne qui adore Allah comme ça, attention ici, si, c'est pas pour dire, on n'est pas en train de dire tu arrêtes les bonnes œuvres et tu vas dire moi juste, juste l'humilité pour Allah, c'est pas ça le sens. Le sens, tu fais les bonnes œuvres, mais assure-toi qu'en faisant les bonnes œuvres, tu ne deviens pas quelqu'un qui est plein de fierté. Tu peux être heureux, La différence ici entre être heureux, c'est normal d'être heureux quand on fait les bonnes œuvres. Dans le hadith que celui qui se réjouit, qui se sent bien d'avoir fait la bonne œuvre, c'est un croyant, c'est un signe de foi. Mais la différence entre ça et entre la fierté, se sentir que moi je mérite les bonnes œuvres, moi je mérite d'être un être élu ou autre chose. Ajouter aux bonnes œuvres l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala.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 Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas, pas puni tout de suite. Et ne l'a pas puni après. Ça s'appelle Al-Hil. Et qu'après ça, avec la moindre des choses, des bonnes œuvres, Allah Azza wa il a accepté son repentir. Et il a remis sur le droit, chemin, cette personne-là, elle va réaliser la bonté d'Allah Azza wa et son amour pour ses Serviteur subhanahu wa ta'ala et 'Azza wa hazewodjel c'est le plus puissant et le plus riche et malgré cela c'est lui qui nous ouvre toutes les portes le plus rapidement et le plus facilement subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Alors celui qui ne fait pas taouba, celui qui ne revient pas vers wa hazewodjel, celui qui ne suit pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui après tout cela préfère suivre les chemins de shaytan les chemins des êtres humains qui veulent profiter de lui, les, êtres humains des, les chemins des opportunistes, le chemin, les chemins, le chemin. chemin. Qu'il ne blâme que lui-même, le jour où il va réaliser qu'il a perdu sa vie de l'au-delà, ainsi que Al-Hayat dunya, la vie du bas-monde. Donc, c'est ce qu'on avait à couvrir, Bifablilah sur le sujet du repentir, en espérant bien sûr qu'on a appris quelque chose et des choses, inshallah, Azzawajal qui vont rester, dont on va se rappeler, et aussi qu'on va mettre en pratique, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et incha'Allah, euh, lorsqu'on va reprendre dans quelques semaines, ça va être avec la prochaine station qui va être l'Inaba, après ça, l'tavakkur, après ça, Samar, Zuhd, et ainsi de suite. En tout cas, les prochaines stations, incha'Allah, ça va être toutes des stations qui vont être couvertes lors d'une, de deux, trois séances maximum. Donc, ce n'est pas comme Tauba qui a pris une grande partie et plusieurs séances. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir? Pas de questions?